en un rendez-vous. Mon plan, mes vues 3D et mon devis détaillé. Et ça, c'est so simple. So Cook. Cuisine équipée. Plus de 130 magasins en France. On se retrouve donc demain pour une nouvelle édition de l'heure du crime. Vous êtes sur RTL. Il est 16h. Les infos, tout de suite, Alexandre de Saint-Aignan. Pas cette année, mais l'année prochaine d'accord, Emmanuel Macron a annoncé tout à l'heure devant le Congrès à Versailles, qu'il écoutera et répondra aux élus lors de son prochain discours, après modification de la Constitution. Une petite révolution saluée comme une victoire par le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, c'était l'une des raisons pour lesquelles ce dernier appelait à boycotter l'événement. Emmanuel Macron a commencé son discours devant le Parlement, réuni à Versailles par une sorte de mea culpa, je sais que je ne réussis pas tout. Emmanuel Emmanuel Macron qui a également profité de son discours pour annoncer un plan de baisse des dépenses publiques. Il sera présenté dans les prochaines semaines par le Premier ministre. En Thaïlande, quatre enfants et leurs entraîneurs vont devoir passer une nuit de plus dans la grotte de Tam Luang. L'opération de secours est à nouveau suspendue après avoir permis à quatre rescapés de retrouver l'air libre. Aujourd'hui, soit huit enfants au total, sauvés depuis le début de l'opération hier. Ça fait deux semaines que ce groupe de jeunes était pris au piège par la montée des eaux dans les cavernes. On passe au sport RTL Tour de France 2018 Et on retourne à Cholet avec vous Jean-Michel Rascol pour un nouveau point sur cette troisième étape Oui, il s'agit d'un contre la montre par équipe que vient de terminer l'équipe Sky de Christopher Froome qui termine en tête pour l'instant classement provisoire avec 6 secondes d'avance sur l'équipe australienne Michel Stone euh, on peut imaginer que cette performance n'est pas figée puisque beaucoup d'équipes vont maintenant passer premier temps intermédiaire après 13 km de course pour AG 2R la mondiale 32 secondes de retard sur le temps de référence signé tout à l'heure par la Sky et pour avoir une impression visuelle de la La performance de Romain Bardet et de ses camarades La moto RTL est calée derrière cette équipe Avec Olivia Loret Oui, c'est Mathias Franck qui a lancé cette équipe AG2R et puis c'était Sylvain Didier qui a pris le relais et puis Romain Bardet et puis Oliver Nassen et puis Axel Daumont et Alexis Villermoz Romain Bardet pour l'instant est derrière ses coéquipiers il doit composer avec la côte cassée de Tony Gallopin avec le genou gauche souffrant de Sylvain Dillier et en plus de ça, traditionnellement, ce n'est pas l'exercice favori de Romain Bardet le, le contre le monde Alors le parcours de ce, cette étape Cholet-Cholet est simple, c'est du plat, du plat entrecoupé de trois côtes en plus Il faut composer avec le vent, il y a beaucoup de vent, mais Romain Bardet pourra aussi compter sur Pierre Latour, le champion de France du chrono. Voilà, vous l'avez dit, deux secondes de retard sur la Sky. Et si euh, la Sky devait confirmer eh bien, cette performance et remporter ce contre-la-montre par équipe, c'est euh, Garint Thomas, le Britannique, euh, né à Cardiff, qui pourrait endosser ce soir le maillot jaune. Mais c'est euh, euh, potentiel, mais absolument pas officiel. A tout à l'heure, prochain point sur la route du Tour à 16h30. Un point toutes les 30 minutes sur RTL. Le Tour de France est avec Jean-Michel Rascol et Olivia Loret. Le tennis à Wimbledon, Roger Federer, trop fort pour Adrian Manarino. Le Français s'est incliné en 3-7-6-0-7-5-6-4 alors que Gaël Monfils se prépare à affronter le sud-africain Kevin Anderson de son côté. Gilles Simon va jouer contre l'argentin Juan Martin Del Potro. Il va faire un peu moins chaud demain en tout cas sur la moitié nord. Le soleil reste dominant mais les nuages seront également présents au nord de la Seine et dans le Grand Est. Un temps plus instable sur les reliefs. Les Alpes du Sud l'Est des Pyrénées et en Corse il fera 23 degrés. Demain après-midi à Strasbourg, 24 à Paris 26 à Biarritz et à Clermont-Ferrand 29 à Toulouse et 32 à Marseille de financer un projet en agriculture ou en alimentation Avec Mimosa, c'est le grand public qui finance votre projet. Lancez-vous sur mimosa.com les courses à Chantilly cet après-midi. On continue de suivre les arrivées avec vous, Bernard Glasse. Et avec un rappel, bien entendu, Alexandre de Cède-Ducinté, qui était la première épreuve. La bonne combinaison, le 5, le 11, le 2, le 9 et le 3, le numéro plus, de 1994. Arrivé rapport de la 3e, il y avait trois noms partants, le 4, le 6 et le 11, c'est le 8 Rock qui s'impose, 5, 51, 80. Devant le 10, Flanning Star de 40 et le 14, Lega 1, 60. Quatrième place pour le 5, Simona. Et puis la 4e a vu le 3, Cronwalk, qui est l'emporte Il faisait écurie avec le 4, un 50 gagnant, 1,80 placé. Deuxième place pour le 2, My Sister Nat, 1,90. Troisième place pour le 4, Florida qui était le favori. 3, 2, 4, la quatrième, la cinquième est en train de se disputer. Arrivé, rapport à 17h10 environ. Il est 16h04 sur hertel euh, Même à la plage, on écoute les grosses têtes de Laurent Ruquier, n'est-ce pas Isabelle Il y a intérêt même. A ah, oui. oh, oh, oh, oh. à tout à l'heure, 17h à Alexandre. Effectivement, c'est parti, 16h-18h pour retrouver les grosses têtes de l'été et puis il y aura un jeu également. On va en reparler ensemble dans quelques minutes. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe-t-il Mais entendu, oui, parce là. que en fait, euh, moi je disais à mon cher ami, parce qu'il voulait parler avec euh, Stéphane, je dis, Chérie, même pas la peine de l'appeler, c'est pour trouver un appartement, même pas la peine. Moi, ça fait trois ans qu'il doit trouver un appartement <rire> non, un studio rien du tout Jusqu'aujourd'hui, elle a pas trouvé, c'est M. Pipo. <rire> J'ai l'impression que Christina vient d'être transférée sur la TNT avec Valérie Labido. <rire> On vient de me le dire sur M6. Pourquoi moi tu je suis désolée, je n'ai pas peur de toi. <rire> moi, je de défend, Donc il y a du riffifi à M6. Ah, hein, oui, oui. Vous avez vu Vous avez vu Puisque Plat ne trouve pas, demandez à Karine non, le marchand, elle va, elle va vous trouver une ferme. Bah, <rire> mais Karine, Karine ce qu'elle dit, elle fait. Non mais sérieusement, elle vous a demandé un petit appart Oui, oui, pour son fils. Ah, et alors et On alors. attend le budget. Encore <rire> que quelqu'un te dit que c'est entre 100 000 d'écart, moi ça me fait flipper. Alors que j'en fille vous pouvez le loger le fils de Christina Ah moi, je veux bien l'accueillir, il est mignon, plus c'est le gamin. Ah, il est beau ouais, <rire> ouais. Et puis la a plus de 18 ans Oui, bon, c'est pas vrai, il a été efficace, moi. Merci, mon ah, oui. Il t'a oui, trouvé un truc oui. Il m'a trouvé un appartement, j'ai donné mes critères, tout, il a tout trouvé. Ah oui, ah oui. Après, c'est alors... la banque qui a dit non, pour moi. <rire> Mais toujours le problème d'argent, le budget, le budget, est ça le qui budget. Jean, alors qu'est-ce que vous allez faire alors, Non, non, je voulais voir Stéphane parce que j'ai un... Ils ont des truc. projets théâtreaux, c'est ça c'est Peut-être. Ah mais oui, c'est vrai, j'avais oublié que faisait du théâtre aussi. Comme Jean-Benguillat, peut-être une pièce commune alors. Qui sait Et qui sait, oui. qui sait Un salon. Ah, <rire> peut-être un film depuis <rire> ah, qui sait que je ne refuse pas. Tu proposes pas. des rôles Oui. Et moi, je vais bien coucher avec ouais. toi. <rire> Mais, mais quel cauchemar Mais est-ce qu'on peut avoir une vie, vie intime Un cauchemar <rire> Lui qui aime bien être discret. Ah oui. Qu'est-ce que vous voulez dire qu'il aime bien être discret oui, C'est vrai. Oui. Ah non, mais comme ça, euh, règle générale. Euh, coupé. Il Il n'aime pas étaler sa vie, quoi. Allez, on passe à une question pour Michael Gostin qui habite Martinier-Ferchaud. C'est dans l'île et vilaine Et la question concerne Jupiter, qui a parlé hier. Jupiter, c'est le surnom, vous qu'on donne oui. au président de la République, Monsieur Macron. Pardon ah Mais Monsieur Cambadélis a dit hier, suite à l'interview du président de la République, M. Cambadélis. Vous voyez, qui c'est Cambadélis Oui, c'est oui. oui, un mec du PS. Ouais. Lex voilà, ex ex, euh, voilà <rire> patron du parti socialiste et monsieur Combadelis dit ce n'était pas Jupiter C'était son fils, le fils de Jupiter et de Junon. Mais qui est le fils de Jupiter et de Junon At nice Atlas Atlas, non. non. Euh, C'est le mec du vin, Bacchus. Bacchus, non, bravo, Valérie. Ah ben vous savez, j'ai quand même quelques lettres. Bon, pourquoi vous dites, pourquoi Sisyphe, vous dites Sisyphe Ah non, Sisyphe, non. Sisyphe. Oui, le mythe de Sisyphe. Oui, Sisyphe, oui. <rire> Le ouais. fils de Jupiter et de Junon. Ça euh... commence par quelle lettre Oh, un ça vous n'obtiendrait rien de moi comme ça. Il hein, a ça pas je été sais. puni, ce gars-là. Pardon. Ou... Il a pas été puni parce qu'il aurait fait des bêtises Non, non, non. Non. C'est pas un Zeus ou un truc comme ça. C'est pas non. Zeus. Zeus c'est Jupiter. Oh, oh, excusez-moi, de... Madame. Aujourd'hui, dis donc, ils t'en veulent, hein euh... <rire> oh, Poséidon. Poséidon. Non. Non, non, non, Janus. Non, Junon, c'est Junon, c'est la mère. Junon, c'est la maman. Junos, c'est le fils de Jupiter et de Junon. Rémus et Romulus. Enfin... C'était des jumeaux. Bah oui, mais écoute, un deux d'un coup, Chronos. Bizarre. Chronos, non. Non, non, non putain, je sais merde. Il tourne le Chronos mais T'énerve pas, t'énerve <rire> pas mon Jean, je serai là de tout à l'heure. Jupiter et oui. Junon, qu'est-ce que ça peut donner Ah bah oui, le fils de Jupiter et de Junon, Jupon. Pardon. <rire> Jupon. Alain, Alain Jupon. <rire> <rire> C'est d'un gros niveau quand même C'est connu, c'est connu, on va dire ah oui quand on va le... Ah bah oui, oui. Mais évidemment, moi vous je connaissez que lui C'est oui, oui, pas, si pas dis... le dieu de la guerre Non, non pas de la guerre, euh, si je vous disais de quoi il est... Hermès le, le dieu... C'est le dieu des ça, voleurs le dieu des Pluton. Pluton, Pluton Pluton, non c'est pas Pluton non. Pluton <rire> Mickey <rire> Merde, Il est sur le bout de ma langue Je vais vous dire où il habite Ils sont plusieurs Ça vous aide ah si je vous dis où il habitait Oui, bah oui Il habitait sous l'Etna Tena C'est un, est sous t t un sicilien. Un Vulcain, Vulcain. Vulcain. Vulcain. Vulcain. Wow. Bonne wow. réponse de Laura Baffi, C'est bien Vulcan. Wow. Jusqu'à 18h. Les grosses têtes sur RTL. Et tous les jours en début de soirée, nous passons un coup de fil à l'équipe Direct énergie Tous, tous fans de vélo, avec Direct énergie premier fournisseur alternatif d'électricité et de gaz. <médicatrice> RTL. Oh. Et si on parlait à Renault Service Bonjour, c'est Monsieur Richard. Votre pare-brise a un impact dans le champ de vision, mais vous vous dites « le remplacer ». Impossible, je viens de faire un gros chèque pour la thalasso de mon hamster. Plus d'excuses, ce n'est pas prudent de rouler avec ce type d'impact. Remplacez votre pare-brise et Renault vous offre la franchise. Vous ne paierez rien, Renault s'occupe de tout. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ah Offre réservée aux particuliers sur tous les véhicules Renault et Dacia dans le réseau participant, voire conditions en point de vente. Avec Comme J'aime, vous pouvez perdre en moyenne 6 kg le premier mois. Voici les témoignages de nos clients. J'ai perdu 11 kg en 3 mois. Moi, 9 kg en 2 mois. Et moi, 25 kg avec Comme J'aime. Alors, testez une semaine. C'est gratuit. 7 petits déjeuners, 7 déjeuners, 7 collations, 7 dîners. Gratuit. Soit 28 repas gratuits. Et en plus, la livraison est offerte. Alors, appelez tout de suite le 0800 507 507. 0800 507 507. Ou Rendez-vous sur Comme J'aime.fr. Comme J'aime.fr. Condition de l'offre par téléphone, service et appel gratuit. Je vous en parlais tout à l'heure en début d'émission. Il y aura notre jeu aux alentours de 17h45. Et ce, notez bien jusqu'au 5 août, une cascade de cadeaux des le sur RTL. Parmi eux, ils sont très très beaux. Donc allez-y. Des MacBooks, des iPhone 10, des téléviseurs 4K. Des voyages d'exception avec Salin Holidays. On en reparlera aussi. Des week-ends de détente et des chèques de 1000 euros. Pour participer, pour jouer tout à l'heure, vous nous appelez le 30 10 Ou encore vous envoyez RTL par SMS au 74-900. Pour l'heure, nous retrouvons Laurent Ruquier et les grosses têtes de l'été avec une question culture générale. Chantal, peut-être allez-vous faire perdre 300 euros à M. Gomez de sûr. Toulouse si vous réussissez avec vos camarades à répondre à cette question qui concerne Marie Lexinska, Vous savez qui c'est évidemment Marie euh, Bien sûr. Chantal On n'en parle même pas tellement je sais qui c'est. <rire> vous pouvez peut-être aider François-Olivier Gisbert, Chantal Lazzou, Marie Lexinska. vous savez qui c'est vous Ça me revenir. <rire> Pierre Benichou. alors peut-être. C'est Napoléon Non Marie Lexinska, oh c'était la, femme, pardon. De la oui. femme de Louis XV. La femme de Louis XV. Merci, heureusement bon, que Jean-Pierre qu Coff est, est là quand même. Non, non, ouais. non, mais... Parce que vous dites Le ah oui. Lezinska, c'est Enfin, ah, voilà. ah oui, oui, oui, absolument bah, oui, Ah oui, excusez-moi oui, oui, oui, oui, oui. Ça change tout Ah oui. oh, la mauvaise foi de ces grosses têtes alors ah, Bah c'est la réalité Je le prononce comme en Pologne, vous voyez Ah bah non, ça vous n'avez jamais été en Pologne Parce que ça on vous comprendrait pas ah, oui. On penserait que vous parliez de votre grand-mère <rire> Marie Lezinska, si vous préférez Lezinska, oui ouais. A ramener quelque chose de Pologne, justement, en France Quoi le ba... donc Le baba au rhum. Le baba au oh rhum, bonne réponse oh de Jean-Pierre et elle a d'abord ramené ça, excusez-moi, à Nancy, en Lorraine. Ah oui Parce qu'elle elle était la fille de Stanislas de Lorraine. Oui, et comment vous savez tout ça, Jean-Pierre Mais je suis Lorrain, voyons Ah bah oui C'est à bas de ce qu'on apprend. Bah la oui. Lorraine, sous Lorraine de Louis XIV, a été le fournisseur de la gastronomie de la cour. C'est bon le baba au rhum. Au départ, ce pas du rhum euh, dedans, d'ailleurs. Non, non c'était un sirop. Ah oui, parce qu'en fait c'était du couglove au départ le Baba. Exactement, ah, ah le couglove. Et, oui, et bon. ils ont euh, trouvé que le couglove c'était un peu lourd et on a mis euh, très vite du rhum dedans. C'est mon dessert préf. Si vous me faisiez un Baba au Rhum, ah, bon. Jean-Pierre Coff, ah, c'est mon dessert. Comme pré mon mari est dedans. Ah, est dingue, ouais hein, vous ah, avez pas commun avec Michel, oui. <rire> ah, ouais. Et vous lui faites du Baba au Rhum de temps en temps. Jamais de la vie, oui. Il est alors... merde. <rire> alors vous aimez. Le baba avec des fruits ou avec de la crème pâtissière ou avec de la crème Sans chantilly. fruits confits, surtout sans fruits confits, avec de la crème pâtissière. Et pâtissière, en fait. pas chantilly Ah ouais, pas chantilly, voyons Sans crème pâtissière aussi, c'est bon. Ah moi j'aime bien avec de la chantilly, je trouve ah. que c'est délicieux la chantilly. Moi si tu peux m'en faire un baba au rhum, et tu mets juste du rhum, c'est parfait <rire> Chantal, vous ne cuisinez jamais pour votre mari, même pas un petit baba au rhum sans dessert. Jamais, c'est Mais... lui qui fait tout C'est lui qui cuisine pour ouais. vous Et a... d'ailleurs il interprète bien les restes aussi. Ah oui Ah oui, quand il y a un vieux truc qui non, traîne dans parle le cuisine. frigo. on parlait de cuisine Quand il y a un vieux truc qui traîne dans le frigo, il arrive à le faire vachement bien. Quelle quoi, est sa non. recette euh, la plus réelle Tout, de tout il prend il a beaucoup de talent ah sans oui. jamais regarder une seule recette il ah, sublime le restes ah le drame pourquoi ben parce qu'il n'y a plus de lecteurs si personne ne lit mes livres RTL <rire> <rire> les grosses têtes Laurent Ruquier question qui nous emmène quand même en 265 avant Jésus-Christ. Ah. Et là, en 265 ah. avant Jésus-Christ, le roi Hérion II de Syracuse oh. demande à un de ses conseillers quelque chose qui va rester dans l'histoire et dont on se souvient encore aujourd'hui. Quoi donc C'est par Archimède. Expliquez. Et ben il lui demande quel est le principe de tout corps plongé dans un liquide et il dit Eureka. Alors écoutez, je vais vous accorder la mmh. bonne réponse parce que c'est déjà excellent. Bravo Laurent Baptiste. Il ne lui demande pas ça. Ce que vous avez dit, c'est la conséquence, mais mmh. c'était la question, puisque je vous demande, effectivement, ce qu'on retient encore aujourd'hui, c'est le principe d'Archimède. Mais effectivement, en 265 avant Jésus-Christ, le roi Hérion II de Syracuse demande à son conseiller scientifique Archimède, qui a 22 ans seulement, hein, jeune. à cette époque-là, de vérifier si une couronne d'or que le roi s'est fait confectionner comme offrande à Zeus est totalement en or, ou si l'artisan y a mis de l'argent. Il a trouvé comment calculer les masses des deux pour calculer la proportion d'or et la proportion d'argent. Exactement. La forme de la couronne était trop complexe pour qu'Archimède puisse effectuer un calcul du volume de l'ornement. Alors, il a trouvé moyen de vérifier. Il avait du vice. En plongeant <rire> la couronne en or dans un bain, dans un bain public. Tout le monde croit que c'est dans sa baignoire. En fait, il n'est pas du tout dans sa baignoire. Il est dans un bain public, comme il y en avait à l'époque. Et, et là, alors... il observe les objets qui flottent et il sort dans la rue entièrement nu en s'écriant « Eureka », ce qui veut dire « J'ai trouvé, oui. c'est quand même une excellente réponse de Laurent Beff. Bravo. Bravo. <rire> et comme notre scientifique à nous, c'est Stevie, oh, vous, allez, vous allez Stevie nous expliquer le principe d'Archimède, évidemment. Oh, J'en sais rien du tout, hein. Moi, je suis pas là pour vous donner de leçons, je suis là pour en recevoir. L'argent est moins dense que l'or, et donc Et donc, l'or est plus léger. Non. non, ah, non. <rire> Dites-nous Laurent. Bah là, s'il si dit que l'argent est moins dense que l'or, ça veut dire que l'or est plus lourd. Donc en fonction de non, du coup, du poids plus, plus et de rapidement. la façon oui. dont le. Oui, c'est comme remonte, avec l'huile, quoi. Voilà, il peut déterminer visiblement le poids de l'or et le <rire> poids de l'argent. Bah c'est pas ça non Mais bon, la poussée d'Archimède, c'est plutôt. J'ai l'impression de deux concierges qui tentent de refaire les mathématiques. <rire> et, et Laurent, il paraît qu'il a jamais créé Eureka. Il paraît que c'est la légende. Ah c'est vrai, pas mais, la... oui. euh, voilà il y a pas de trace écrite ah. euh, voilà il a jamais écrit Archimède, il a pas laissé de texte et il y a des gens qui ont un peu récupéré ce qu'il a laissé comme trace mais genre 400 ans après donc c'est pas très fiable. Moi j'arrive pas à comprendre pourquoi il est sorti tout nu. Bah parce qu'il il était, était pressé d'aller il il dire au roi euh, « J'ai trouvé... Euh, » j'ai trouvé... très long de mettre un slip. <rire> <rire> J'aime bien ta vision d'archimède. Et surtout, attention, il avait découvert une supercherie parce qu'effectivement, il n'y avait pas que de l'or, il y avait aussi de l'argent dans la couronne. Et il voulait certainement prévenir très vite le roi que le joaillier allait finir exécuté sûrement d'ailleurs parce qu'il il de la gueule du roi, ce qui est pas bien. En tout cas, il n'était pas dans sa baignoire, contrairement à ce qu'on imaginait. Il était dans des bains publics. Vous allez aux bains publics parfois, Stevie Jamais. Ouais, mam. Non, ça m'arrive rarement. C'est quoi les bains, les, bah, les bains publics Les bains publics, les bains publics, la Les amoureux qui se mettent en les bains publics. Parce <rire> qu'il est trop jeune, Laurent. Il n'a pas connu ça. Mais euh, mm. quand on était enfant, nos grands-parents allaient prendre mm. la, la douche une il fois par semaine. De de euh, euh, voilà, il n'y pas de salle de bain. Mais ouais. chacun avait la sienne quand même mais quand était là-bas. Mais non, c'était bains publics avec chacune sa cabine. Non, non, c'était des douches qui tombaient. Tu te sabonnais, tu repartais. Enfin Stevie, vous ne voulez pas me faire... Étais croire pauvre, en fait, vous étiez pauvre, les gens n'avaient pas d'argent. Vous n'êtes pas allé et... dans les saunas, les bains publics et les hammams. Ben oui, mais bah, un sauna et un hammam, c'est autre chose qu'un bain public. Quand ben même. oui, c'était pas pour se laver, c'était pour astiquer les autres. Oh. <rire> non, mais c'est vrai, on ne va pas dans un sauna pour se laver. Ah, ben, ben non, mais c'est oui. vrai là c'est plutôt hygiénique les, les bains, le non. sauna au départ c'est pas pour s'enfiler si. c'est pour, pour faire un sauna hein. ah oui, à la oh, base pas. <rire> transpirer pour transpirer à la base c'est pour transpirer elle a raison car il se frotter, se après quoi, toi. Il y a rien de sexuel dans mais le non, sauna, sauna ouais. mais ça, on n'y va pas pour se laver on y va pour se bien sûr ah, si. tu vas pour te laver tu le transpires et tu te douches tu te frottes évidemment ça, moi j'hésite à rentrer quand il y a quelqu'un dans un hôtel ça arrive parfois le week-end vous êtes dans un bel hôtel un sauna ou un hammam s'il y a déjà quelqu'un dedans moi j'hésite à rentrer pas vous j'aime bien plus quelqu'un, Plus y a du monde, plus ça te, tu. J'aime bien le hammam, je trouve ça plus plus sensuel que le, le sauna parce qu'il y a de la vapeur, tu distingues un peu les ombres et tout. Tea <rire> tout. Ah Moi, c'était ah, dans, dans, ah, ah, ouais. dans le noir les <rire> <T> hammams que j'ai fréquentés à l'époque. T'es sûr <rire> qu'il y avait C'est toi qui es dans le noir. T'es sûr qu'il y avait de la vapeur <rire> Ça s'appelle une bactéries. Ouais, parce qu'en fait, j'ai l'impression le hammam où il y avait même pas de vapeur. Quoi, en fait, c'est une pièce dans le noir au sous-sol. Tu me frottes un peu le dos. Bah oui, mais pas de frottements Et après, regarder son sexe et lui dire « Heureux caca RTL les grosses têtes Laurent Requier Bravo les bleus Pour fêter leur beau parcours, chaque jour de match des Bleus, le PMU met en jeu une super tirelire des Bleus de 5 millions d'euros sur la course du quinté+. Plus. Oui, 5 millions d'euros sur la course du quinté+. Plus. Alors à vous de jouer. PMU, partenaire majeur de l'équipe de France. Voir conditions dans les points de vente PMU. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Allo, Soleil en hiver, neige au printemps, été indien en automne. S'il n'y a plus de saison, il y a toujours les pneus Goodyear Vector 4 Seasons, un freinage court sur sol sec ou mouillé à découvrir chez vous grâce au montage à domicile à l'opneu. Fêtez les 120 ans Goodyear sur alopneu.com. Jusqu'à 120 euros offerts en bon d'achat et un voyage à gagner pour 4 sur les routes des états unis Valable jusqu'au 24 juillet 2018 pour l'achat de pneus Goodyear. Conditions et règlements sur alopneu.com. Vente et montage de pneus. Mmh. Bienvenue à Jurassic World, l'exposition. Franchissez les portes, explorez le parc et approchez-vous des dinosaures. Jurassic World, l'exposition, actuellement à la Cité du Cinéma, avec TF1 et RTL. Et si quelque chose vous poursuit, courez. Lidl, partenaire de l'équipe Quickstep pour les produits frais. Allô patron Alors, quel est le fruit de ta mission Le fruit Bah eh C'est l'ananas et il est frais. Aujourd'hui, demain, l'ananas est à 99 centimes pièce chez Lidl. 99 centimes pièce l'ananas. pas une poire ou quoi Ah bah non. Je vais me répéter hein. Mais c'est le vrai prix. 99 centimes l'ananas. Hélas. Et goûteux en plus hein. Et d'ailleurs pour le dessert. Arrête. Tu me lances avec ton ananas. Ça va mal se passer, tu sais. Ah si. Dans une salade de fruits, ça passe très bien. Lidl. Le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur lidl.fr. Origine Costa Rica. Amsterdam. Un beau matin de printemps 1970, un jeune écrivain monte dans un bus. Son ambition traverser le monde. Hippie de Paolo Coelho. Un incroyable voyage sur les routes de la sagesse et de l'amour. Le roman d'une génération qui, pour apprendre à se connaître, a commencé par explorer le monde. L'histoire d'un écrivain, Paolo Coelho, qui découvre une spiritualité nouvelle qui allait bouleverser des millions de lecteurs. Hippie, le roman le plus initiatique de l'alchimiste Paolo Coelho. Un livre flammarion. Il faut refaire toute la toiture avec l'étanchéité mmh. et agrandir le salon okay. pour la fin de la semaine. Hein? Euh... Bah, Vous travaillez bien en Ford Transit Courrier Une bonne réputation se construit en Ford. Découvrez toute la gamme Ford Transit à partir de 99 euros par mois et bénéficiez d'une reprise de votre ancien utilitaire de plus de 10 ans, quelle que soit sa marque, jusqu'à 1500 euros en plus de l'Argus. Voyeur, taxe pour un transit courrier ambiant de 75 chevaux à pré-apport de 1450 euros. LLD professionnels 24 points 30 mille kilomètres jusqu'au 30 septembre. C'est acceptation par Bremen voir fort.fr. Suite des grosses têtes de l'été sur RTL. J'ai Monette au téléphone. Bonjour Monette. Bonjour. Bonjour Monette. Est-ce que bon bon bon je peux bon dire votre âge Monette Oh bien sûr, c'est pas trop indiscret. <rire> Monette a 90 ans, vous vous oh, rendez compte. Oh, un peu, oh, mais oh, elle, a une, elle a une voix beaucoup plus jeune. Hein. Ouais. Vous, habitez à, jeune, vous jeune. habitez à Annecy, Monette. Oui. Oh j'adore Annecy. Vous connaissez les beaux sons près d'Annecy ah, oui. J'ai été en vacances souvent. À côté de l'usine Gillette. Ah oui Pff, Mais c'est rasoir et, et les <rire> Il a raison, Philippe. Ouais. C'est pas rasoir C'est des souvenirs d'enfance, ça Oui, bon... J'ai recueilli, Vous n'aviez pas besoin de rasoir <rire> <rire> Tu prouves qu'on peut être con, cool à 90 ans oh Pierre, mais ça va pas. On ne parle pas comme ça. Monnet, vous laissez pas faire Monnet. Moi qui suis plus que vous. Moi qui suis plus. Être moqué, c'est être jeune, ma chère. Mais oui, oui, oui, mais bien sûr. Mais oui, ma petite chérie. Et le lac d'Annecy, Et l'hôtel impérial. Les canards, allez-y. Mais tu comprends pas que là, pour tout le temps que je parle, C'est payé à rien fou. Je pas content. <rire> vous devez peut-être partir en vacances pendant une semaine grâce à Vacanciel. Ah, j'aimerais bien. Ah, propose euh, non, la montagne ou la mer. Vous choisirez vous-même votre club de vacances euh, vacancielle. Il y a 21 clubs partout en France. Oui. Vous serez pendant une semaine en pension complète. Oui, vous me présentez beaucoup de choses, mais faut-il que je gagne Et voilà Je ah, ah, oui. voilà, voilà, voilà. pas du tout sûr. Oh, écoutez, si vous avez lu Paris Match, vous saurez forcément qui a goûté d'une saucisse de Rennes. Ah. Ah oui. Est-ce que c'est quelqu'un ah, qui est en couverture de Paris Match Oui, quelqu'un qui a mangé une saucisse de reine non. Ah oui. non, je ne suis, suis pas capable de répondre Attends, dans, le froid, ré... dans le froid dans le froid. Réfléchissez bien, elle fait la une de Paris Match C'est elle... une femme Elle est en Laponie mais... Mais... Alors... Et même Christophe Beaugrand va nous dire quel goût avait la saucisse de reine ah, oui, Ça non, faisait non, longtemps Je ne sais pas du tout Ça faisait très longtemps que j'avais pas mangé de saucisse La <rire> saucisse de reine Il j'ai pu mangé de saucisse de reine Écoutez Beaugrand, il est en train de vous Aider. La saucisse de reine. C'est bon ça Mounette, il faut se réveiller. Dans le Poitou, Dans, Poitou. Dans le Poitou Rappelez-vous Le chabichou euh, Comment s'appelle-t-elle oui, euh... oui Oui C'est si. justement euh... ce qu'on vous demande, Mounette oh, tu sais, euh... Oui, on la voit bien. C'est une fille d'officier. Oui, oui, oui, oui, oui Une oui. oui. fille de militaire, c'est vrai Oui, ils oui. oui. ont été militaires, euh, c'est Golèle Royale oui. oui. oh, Non. On l'a pas bah aidé, c'est du d'un coup Tu poses une question, je t'loffe la réponse tout de suite <rire> On l'a vraiment pas aidé C'est vrai qu'elle est vive ah, à quelle son âge, on, on, élevé. Élevé. on vous a fait gagner manette hein J'ai gagné bah Oui, oui. oui elle sait même plus quoi elle gagne quand <rire> La pauvre. Ségolène Royal, la survivante, sa nouvelle <rire> ah oui. mission en Laponie. Et on la voit effectivement une, autour d'une sorte de barbecue dans oui, un igloo. Oui. Elle, est, elle est dans un igloo en train de bouffer de la saucisse. De... Bah, je pas oui, mais enfin, on voit pas les... si elle la <rire> C'est de la saucisse de Rennes, c'est bizarre quand même. pas la saucisse de Rennes, rennes oui, Quel, voilà. Quelle horreur. Ça change de l'acné à l'époque François Hollande <rire> Quelle horreur que la vie politique, ah oui. elle a failli être à la tête de la France, à ça Et maintenant, elle est en Laponie, très contente. Et, et elle fait griller oui, des, des saucisses. Rennes. Elle se euh. couche avec des ours. <rire> Oh, oh. Elle et avait déjà fait. Hein. Et On n'est pas pressé qu'elle Elle fait le pingouin sur la banquise. Non, mais en même temps, le froid, ça raffermit. C'est très ouais. bien. Pour ah, la mais C'est vrai quand la Laponie, elle a dû voir des tas de François Hollande marcher sur mais la banquise. oui. Écoutez, mais... oui. oui. oui. oui. Vous l'imaginez courir derrière les pingouins Oui, viens ah. ici, toi. Ça me rappelle mon ex. Mais alors, c'est quoi exactement son, son poste Elle est quoi, l'ambassadrice du froid là Elle c est quoi, Ambassadrice ouais. des pôles. Elle travaille pour et il y en a deux, elle peut aller au nord et au sud. Ah Écoutez, voilà, un joli résumé. Signé Christine Ocrente. Vous avez gagné, monette. Jusqu'à 18h. Les grosses têtes sur RPL. Laurent Ruquier. Prime Day, de retour le 16 juillet sur Amazon. Un jour et demi pour profiter de ventes flash incroyables. Tentez par un smartphone ou une valise, un barbecue, des produits de beauté ou une console. Vous trouverez des milliers d'offres sur des marques comme Microsoft, GoPro et Lego. Toutes réunies au même endroit. Ne manquez pas Prime Day sur Amazon. Du 16 juillet à midi jusqu'au 17 juillet à minuit. Exclusivement pour les membres Amazon Prime. Pas encore membre Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Amazon Prime est gratuit pour les nouveaux membres pendant 30 jours, puis 49 euros par an. Voir conditions sur Amazon.fr « Bon, ben, c'est ma femme qui m'avait dit, euh, chez Opel, ils reprennent tout ce qui roule, 4300 euros pour l'achat d'une Opel Corsa. Bon, je lui ai dit, t'as mal compris, elle m'a dit si. J'ai dit non. J'ai dit 4300 euros contre un truc qui roule, c'est pas possible. Elle m'a dit si, j'ai dit non. Du coup, l'offre, euh, elle est passée. Et en fait, c'est ma femme qui avait raison. Depuis, avec m'amour, c'est tendu. » C'est pourtant vrai. Pendant les German Days, journée allemande jusqu'au 13 juillet, Opel vous reprend tout ce qui roule 4300 euros minimum pour l'achat d'une Corse à 9 en stock. Offre non cumulable réservée aux particuliers, conditions sur opel.fr. Cuisine à Viva, c'est pour celles qui se mettent du vernis pile quand il faut ranger les courses. Ou pour ceux qui trouvent toujours une bonne raison pour s'éclipser avant de débarrasser la table. Jusqu'au 7 août, profitez des soldes pour vous offrir votre cuisine à Viva. Avec des remises jusqu'à moins 50%, vous allez faire de bonnes affaires. Voilà une bonne raison d'aller chez Cuisine à Viva. Voir conditions magasin et sur cuisine-aviva.com. Cuisine à Viva garantie à vivre. MV. Cet été, la série en famille est de retour. Coucou c'est nous Pour votre plus grand bonheur. C'est stylé, bravo. Jacques, Brigitte, Marjorie, Antoine, Chloé, Kader et Roxane vous donnent rendez-vous tout l'été. Bah ouais, quoi, c'est de l'amour, hein. Nouveaux défis et nouveaux conflits. Qu'est-ce que vous insinuez Bah que cet été, c'est sûr, chez les Le Carvelec, ça va bouger. En famille, nouvelle saison inédite, c'est tous les soirs à 20h25 sur M6. Oh, oh, oh. Intermarché vous propose d'écouter 14,90€. Bluetooth. Bluetooth Mais non, maman, Bluetooth. Bah, Bluetooth. Dès aujourd'hui, chez Intermarché, le casque-arceau Bluetooth Air Music est à 14,90€. C'est notre meilleur prix et c'est maintenant dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Seulement 12 815 pièces disponibles. Modalité magasin participant participants sur intermarché.com. Du rire des questions, c'est reparti avec les grosses têtes de l'été, Fabrice Eboué, Galia Salino et puis Bernard Mabille. Ma question porte sur la première chanson interprétée par Juliette Gréco. La première chanson qu'a interprétée Juliette, c'était « Rue des Blancs Manteaux ». Oui. oui. Eh oui, cette chanson qu'elle a créée dans les années 50-50. Fin des années 40 même, on peut dire. Et cette chanson, dont la musique est signée Joseph cosma a un parolier, pour le moins, original. Qui a écrit le texte de Rue des Blancs-Manteaux Jean-Paul Sartre. Bonne réponse oh De Bernard Mabille. Oui, oui. Pourquoi mais oui mais Parce que c'était quand même les de l'époque, de Saint-Germain-des-Prés Saint ouais. et tout ça. Mais ce, même, ce qui est plus, plus étonnant, c'est que Sartre a enchaîné avec une autre chanson, Pour Annie Gordy, Tata Yo-Yo. <rire> Ça, c'est Simone de Beauvoir qui l'a écrit. Non mais Rue des Blancs Manteaux, c'est d'abord une chanson eh oui, qui a été Jean écrite pour huit clos, faut savoir. Mmh. Pour la pièce de Jean-Paul Sartre. De Jean-Paul Sartre, de Jean huit clos. Et là, il a récupéré l'air de la chanson. Il a demandé à, à Joseph Cosma d'améliorer euh, la musique. Le texte, c'est lui qui l'avait signé. Et c'est la première chanson qui a interprétée Juliette Gréco, qui était déjà un petit peu connue à Saint-Germain-des-Prés, mais comme comédienne, comme fille de la nuit, un peu comme, tiens, un peu comme Galia ici présente c'était la reine de la nuit au tabou à Saint-Germain-des-Prés mais elle n'avait pas encore chanté et là elle s'est mise à chanter <rire> première chanson Après, elle, a, elle refait son nez. Elle, elle avait déjà <rire> connu Miles Davis ah ou pas non, ah, non, ah, après. Après. Ah, oui. ah non, c'est juste après. Ah C'est un petit peu avant Miles Davis. Ouais la trompette est arrivée plus tard. Hein. La trompette <rire> <rire> On a un extrait de La rue des Blancs-Manteaux de Jean-Paul Sartre. La rue des Blancs-Manteaux Ils ont élevé des traiteaux Et mis du son dans C'était un échafaud dans la rue. Blanc. Ça parle de la peine de mort, évidemment, ah Ça mal, Vous même, aimez les chansons réalistes, vous, Ah euh, oui, mais pas euh, pas pseudo intello comme ça. Moi, j'ai jamais aimé, moi. Jamais, jamais, jamais. À jamais aimé, aimé Gréco Ah jamais. C'est bien jamais, une valse bon sur la peine de mort, c'est original. Oui. Je pense que là, c'est un peu dansant quand même. Bah, ça ça ça peut tourner la tête. Bah, ouais, ouais. Ça, ça <rire> peut tourner la tête. <rire> tu vas voir Gréco, le lendemain tu vas voir Régine, tu te sens rajeunir. Hein. <rire> Ça vaut la jouvence de la bisseur et je t'en dis Mais quand, quand il, dans son tour de chant, dans ses adieux, au revoir et merci, elle, euh, elle chante tous et toutes, toutes ses plus grandes chansons. Oui. Donc, elle mais elle chante plus les habillés, moi. Aussi. Non, si, non, mais pas si. trop vite. Pas oh, trop vite. Elle le chante à la fin pour faire sortir oui. les spectateurs. Ça, ça, ça, en ça, fait, ça. Non, non arrêtez avec ça. Moi, j'aime bien les chanteuses réalistes oh. et, et mmh. Isabelle Mergo aussi. Mais elle était pas vraiment. Ah, si, si, oui, si Avec le, de l'humour. Non, elle, elle c'est pas une chanteuse réaliste. Ah, D'accord avec vous. C'est une chanteuse à texte. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, ça vieillit, ça vieillit énormément. Vous avez écrit des chansons réalistes. Oui, j'en ai écrit. Vous pouvez juste en faire un, un petit morceau pour nous de chanson réaliste que vous auriez écrite, vous, Isabelle La rue crie sa joie car aujourd'hui, miracle Le jour est arrivé, c'est la fête de Pâques On voit dans tous les yeux briller, briller des plaques De chocolat au lait, Et... le lait des bonnes <rire> <rire> euh, oh, Je, je <rire> Et après, il me des bonnes vaques. Ah ouais, mais c'est la rime. Non, mais c'est l'histoire d'une femme qui a des nains tuplés, à la neuf enfants. Et pour Pâques, elle veut offrir un un œuf un, oeuf, un, un oeuf en chocolat. Donc elle va se prostituer et tout. Mais je me souviens plus des paroles. Je les ai à la maison, mais je les avais chantées pour les grosses têtes de télévision. C'est vrai. Et ouais. Oh. Le, le, le texte est pas mal. Ouais. <rire> L'interprète, il faut trouver quelqu'un <rire> Le texte n'est pas de Jean-Paul Sartre. <rire> oui, oh, moi aussi je peux. C'est de un... chez Ferrero le texte <rire> Quand vous étiez sur scène, vous vous chantiez avec votre voix ou Oui, oui, du, oui. C'était du, du playback parce que souvent, non, non, euh, dans euh, les cabarets que vous fréquentiez, les, les, les, les messieurs dames qu'on voyait sur scène, euh, chantaient les, les messieurs ou les dames Oui, enfin, euh, Ils bah, de, des fois il y avait les deux. Enfin, <rire> souvent c'est du playback. Euh, oui, mais après, au début, moi, j'ai commencé il y a très longtemps, en 1815, et là il y avait encore des orchestres. Ah, oui. Il y avait ce fameux orchestre qui s'appelait Pinola Tucca. Je ne sais pas si ça vous parle. Ah oui, ah, ah, oui, ouais, oui. Jacques C'est Jacques Martin et, bon, oui. et c'est c'est lui qui m'a qui m'a qui m'a appris à chanter et bon, euh, je chantais, ah, je, ah, chantais. Ah, je chantonnais. Vous avez Mais accompagné avec... par Pinot. Oui, vous <rire> voyez. Vous avez Pinot derrière. C'est vrai que vous avez un petit côté salmaï. <rire> Et qu'est-ce que vous chantiez alors Je chantais euh, « À que j'aime l'argent ». C'est quoi ça Ah, c'est une chanson de Charles Aznavour que chantait Ginette Garcin. Ah bon Oui. Et ça faisait comment, vous en souvenez ou pas euh, Allons cher monsieur, ne tergiversons pas, Si sincèrement vous voulez me plaire, Parlez-moi d'amour avec un grand tas, avec un grand tas comme dans un faire L'argent, c'est mon vice et c'est votre fief. Je m'en rappelle plus. <rire> c'est déjà pas mal. Pièces, euh, je vous n'aimez pas la concurrence Ah non, ça. mais t'as un filet de voix Et puis vous avez bien vous avez bien rajeuni le public des grosses têtes, Quoi on parle de Aznavour, Régine et... et... Personne n'a du corps avocat Vous pourriez nous faire un petit rap peut-être euh, Fabrice Non, je suis pas fan de rap C'est vrai ah ouais, Non, non, j'ai été il y a longtemps Vous êtes mais très je... variété française Oui, euh... plus Cédie Mitchell tout euh, ça. Louane Oui, euh... <rire> j'adore <le> <rire> mon numéro 1 dis que tu l'aimes jour 2 de... ouais, je... Je, je rappelle que c'est toi qui a critiqué Juliette Gréco il y a quelques <rire> temps. <rire> C'est une jolie chanson, je crois même que c'est Pachi qui a oui, oui. écrit cette chanson pour euh, Louane. Vous vous souvenez de Pachi oh oui, oui. le, le, le petit candidat de la Starac qui n'était pas un très grand chanteur, mais qui était un bon auteur-compositeur. Et c'est lui qui a écrit ce tube euh, pour Louane. Il y a Gaëtan Roussel aussi qui a écrit pour elle. Ah, oui, exact, Oui. Le, le, le, le, le, le, le, le cadet de la famille. Oui, le cadet. Celui <rire> qui a <'à> trois maisons. <rire> la, la, la, la, Et Pachi écrit Patchy écrit. Parce que Pachi lit <rire> Tour de France 2018 et pour la troisième étape, nous retrouvons Jean-Michel Rascol Bonjour Jean-Michel Bonjour, contre la montre par équipe à Cholet avec une performance signée par l'équipe américaine BMC qui est en tête du classement provisoire avec 4 secondes d'avance sur la Sky de Chris Froome Les formations de tête ont 1 minute 15 et 1 minute 11 d'avance sur AG2R qui se classe un petit peu plus loin mais on peut dire que Romain Bardet a parfaitement limité la casse dans ce contre la montre et si la BMC devait eh remporter porter ce contre la montre par équipe il y aurait peut-être du maillot jaune dans cette équipe en vous signalant quand même qu'il reste 4 formations à s'élancer et notamment celle du maillot jaune Peter Sagan qui s'élancera à 16h55 très précisément. C'est noté à tout à l'heure Jean-Michel Allez c'est reparti avec les grosses têtes de l'été Florian Gazan, Elise Moun et Francis Huster Une question qui va concerner le couple Macron, couple présidentiel, Brigitte et Emmanuel Macron, puisque l'Express a noté cette semaine qu'au fond, ils étaient vraiment faits l'un pour l'autre, puisque dans son interview à elle, quand on demande à Madame Macron quel est son livre de chevet, elle répond le titre d'un livre et ils ont été recherchés dans une interview qui date de février de Monsieur Macron où il demandait quel était le livre qui ne le quittait jamais et il répondait le même livre. Ah oui, je sais, c'est le jeune homme et sa mère. Non. <rire> La vie de Van De quel livre s'agit-il La vie de Van La vie de Van non. Oui, ah non. Oui, oui, les gommes magiques. <rire> ça, ça dépend de quel Ils sont dans le même lit, puisqu'on lui demande son livre de Cheval, ouais. elle répond à un livre, et on lui demande à lui, il répond le même. C'est formidable quand même. C'est un auteur français Ah oui, ça. Albert Camus. Albert Camus, non. Mort en quelle année l'auteur Oh, écoutez, si je vous dis l'année, c'est peut-être un peu facile tout de même. Oh, ouais, je vais vous aider. 1867. Ah oui. Balzac. Balzac Les Misérables non, Hugo, ah Hugo c'est 85 là, Attention, alors, 80... ce n'est pas forcément un roman ce, les, les, pensées, pensées, ce sont des pensées C'est des poèmes Ce sont des poèmes De ah, Ronsard De Paul-Éluard Paul non, non, de Ronsard Les Rien Fleurs même. du Mal Pardon Les Fleurs du Mal de Baudelaire Les Fleurs du Mal de Baudelaire, Mal de Baudelaire. Excellente ah. réponse De Florian Gazan. Et oui Et C'est marrant parce qu'ils avaient le même film préféré en commun C'était quoi Mourir d'aimer Les fleurs du mal, c'est pas mal d'avoir quand même comme les livres de chevet commun, les fleurs du mal de Baudelaire. Vous avez quelques poèmes à nous réciter des fleurs du mal ou Sois Valérie... sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville. Aux uns portant la paix, aux autres le souci. Bah, vous voyez, je pensais pas que ça viendrait de vous, Laurent. Voilà. La... la rue assourdissante hurlait, longue, mince, en grande... Allez, au revoir. vous mets deux. <rire> Un, la Un, la la ma mère. Monsieur ah, Semoun, je vous mets deux. Euh... Belle Agathe et la mer... Ouais, euh, allez, voilà. voilà. J'en ai, oh, ai su chez les Belges. <rire> Despacito. Vas-y, me traite de pute depuis, euh, depuis un petit moment maintenant. Je ne sais ne l'émission. T'inquiète pas, c'est ah, chronique chez lui. Ah, bon. C'est quoi votre livre de chef à vous, Francis Huster Molière. L'intégrale est dans Molière ah ouais. Il n'y a pas de place pour de le lit. lit dans la chambre alors Il dort sur les bouquins de Molière Molière, Molière. Et vous Valérie Mérès, beau. votre livre de chevet Moi je c'est plutôt Douglas Kennedy moi. Ah oui, ah oui, c'est plus récent ah, ah, là, oui, là. Ah, oui, ah, oui. ah oui, Je suis assez récente comme fille <rire> Des thrillers Voyez-vous Agathe Le Caron Alors moi j'aime bien, attention je vais me la péter Propos sur le bonheur d'Alain ah, ah, ah, Je suis d'accord avec toi ah, ah, J'aime bien, j'aime bien Dormez ensemble, vous Bah oui vu que je suis une pute, Soyez y aller tranquille Je ne touche pas avec les putes que ça, j'ai vu Elise et Moon euh, draguer ou dragouiller euh, cet été, je peux le dragouiller, dire. Dragouiller, on peut dire. Dragouiller ouais. à Montréal. Ouais. Il est ouais. célibataire, il en a donc le droit, hein, tout de même. Et puis il a des sous. <rire> Moi, je crois qu'il aime bien les blondes, on m'avait dit ça alors, alors non, mais il a une façon de draguer totalement... Non, je l'ai inventé là, ce soir-là. Totalement désuète ah fait bon ben, Il fait euh, des ancien. Il écrit des poèmes. Non, des acrostiches. Ah, il y a une serveuse qui était très jolie, il y en avait au moins quatre ouais. ou cinq à table qui étaient sur le coup. Alors, eh, vas-y, salope Et lui Oh, ma chérie, que je vois porter les spayettis. <rire> non, j'ai écrit un, un acrostiche autour de son prénom. Est-ce que vous êtes sur Tinder non, non. non. Tout le monde ah est bon sur Tinder. Ah, ah non. non, pas moi. Mais Tinder, c'est une plateforme, une appli où on rencontre comme ça des, des, des gens. Enfin, il y a des gens très bien dessus. Hein. Voilà. Enfin, moi, j'ai plein de copains qui ont trouvé l'homme et la femme de leur vie euh, sur Tinder. J'ai trouvé ça... ma femme sur le bon coin, je suis très content. <rire> non, mais c'est vrai, c'est vachement bien. Ah, c'est vachement bien. Moi, j'ai essayé de draguer un mec, et puis c'est une fille qui est arrivée. C'était Tinder surprise, ça s'appelle. Me... <rire> Les grosses têtes, 16h, 18h sur RTL le Grand Quiz de l'été. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Quel plaisir de vous retrouver à partir de demain pour le Grand Quiz de l'été sur RTL. Tous les matins, répondez à nos questions pour gagner 1000 euros et des séjours en famille au Parc Astérix. Pour jouer, inscrivez-vous dès maintenant au 10 50 centimes la minute. Ou par SMS en envoyant RTL au 74 900. 75 centimes par SMS 4 SMS maximum. Le Grand Quiz de l'été. Demain dès 9h30 sur RTL. Besoin d'un coup de main Non, merci, non. Le vieil rosoir de mon papy fera très bien l'affaire, merci. Bien sûr, je comprends. Mais chez Monsieur Bricolage, on vous propose en exclusivité le dévidoir sur gardena tout équipé, avec 30 mètres de tuyau, à seulement 39,99 euros. 39,99 euros Non. Eh oui, et il est garanti 5 ans. Oh bah alors ça, c'est un très bon tuyau. Ah. Eh, vous dites rien à mon papy, hein, promis Promis. Oh Merci. Jusqu'au 22 juillet, venez profiter de l'estival des prix, Monsieur Bricolage. Monsieur Bricolage. Faites-le vous-même, mais pas tout seul. Pour partir tranquille en vacances, il me faut des pneus Michelin. Et là, ils sont où les experts Euromaster On est là, monsieur Colin Avec notre partenaire Michelin depuis 25 ans. Et en ce moment, on vous offre même l'assurance et l'assistance pneumatique. Et oui, vos experts Euromaster sont toujours là pour entretenir votre voiture. Jusqu'au 29 juillet, pour l'achat de deux pneus Michelin Cross Climate, parfaits pour rouler en sécurité dans toutes les conditions climatiques, Euromaster vous offre l'assurance et l'assistance pneumatique partout en Europe. Euromaster. Vous êtes entre deux bonne main. Conditions sur Euromaster.fr Je vous le rappelle également notre grand jeu de l'été, ce sera tout à l'heure aux alentours de 17h45 de très très beaux cadeaux à gagner, comme à chaque fois vous vous inscrivez le 30 10 ou encore vous envoyez RTL par SMS au 74 900, c'est reparti pour les grosses têtes, avec Jean-Jacques Perroni, Ariel Nombal et Pierre Bénichoux, un peu en retard Monsieur Jean-Fils Janssen, puisque vous êtes maintenant un peu le tollier de cette émission, vous pouvez engueuler Pierre Ménichou. C'est la star toi quand même. Même pas un coup de fil, rien, mais ce rien, tu nous as laissé dans l'inquiétude la plus totale. Mais il arrive comme une star. Il n'y a pas de circulation alternée aujourd'hui, c'est quoi C'est un coulis juif, un coulis catholique <rire> Quel talent. <rire> bon bienvenue Pierre, bienvenue Pierre. Merci beaucoup. Et ouais, vous arrivez comme une star, tout beau, tout bien peigné, tout parti. Fumer Et pourtant, euh... si vous saviez, pourquoi je suis en retard ah, Pourquoi Pourquoi Le Père Noël est venu, il y a eu un encombrement, euh, une, une inondation, euh, les enfants sont partis, ma mère est morte, je sais pas, il y a plein de trucs toute, toute la matinée. Alors j'arrive comme ça, je voudrais pas être charrié, Par une hôtesse de l'air. <rire> Et prends ça dans les dents, petit salopin. Je vous signale que vos amis sont là. Ariel Dombas. Mon... Ariel Dombas. Ariel qui... est où Là, la... à Paris. Oui. <rire> Ici, elle fait la... son retour aux grosses têtes aujourd'hui. Oui, je suis contente quel comme joie, Dis donc, t'as encore maigri, ça. Ça m'a, beaucoup manqué, c'est vrai. Tu m'as perdu 9 kilos. Toi. Oh, vain, oui, trop... ça vous plaît J'ai mis une jupette, exprès. C'est une jupe cloche. <rire> <rire> tout est cloche chez moi. <rire> okay, Monsieur Bénichou, oui, je sais que vous êtes de mauvaise humeur quand mais vous arrivez. Pas arrive. du tout, je quand... suis pas de mauvaise humeur, mais la vie est très dure. C'est dur de dire à quelqu'un, soyez là. À 4h juste, est-ce que je sais quelle heure il est Moi, je suis dans mes rêves Non, mais pourtant, t'es retard, mais t'arrives, là, t'as l'air tout pimpant, t'es en pleine forme... Faire tout voilà, pimpant, je, je veux dit. pas arriver sale de la veille, non <rire> Non, non, mais moi, je trouve que vous êtes vraiment, aujourd'hui... Euh... Très bien, chérie, par rapport à la dernière fois qu'il avait du croissant partout dans la blouse. Là, aujourd'hui, on est magnifique avec bleu, bleu, bleu, ciel. C'est ce qu'il avait fait, son ah ouais, est Pierre est couvert de laurier, moralité, il faut tous arriver en retard. Oui, Exactement <rire> c'est de vous mettre au même niveau, Pierre, oui. mais Chantal, on voit donc chose il en faut avoir, faire ça. Nous n'avons rien à voir. Je suis un très bel homme qui a 3 kg de trop. vous êtes une très euh, moyenne jeune femme qui a 15 kg de pas assez, alors Il s'embrouille là, hein. on fait comme <rire> si on n'avait pas entendu. Oh, okay. <rire> Elle a raison <rire> monsieur Péronichot, <rire> vous voulez une citation Oui, ça a un peu. Que... <rire> non mais monsieur Péronichot est très mauvaise humeur. Pas Quand il arrive en retard, c'est toujours comme ça. Oui, et puis c'est toujours de notre faute. Remarquez, vous devriez être habitué, vous, hein, les gens pas contents parce que les avions ont du retard. Ça doit vous arriver souvent. Ah oui, ça arrive souvent. Et puis forcément, on est responsable. Et donc... oui, alors qu'est-ce qu'ils vous disent les gens et qu'est-ce que vous leur répondez ah Bah Souvent, c'est parce qu'on a un problème technique ou il y a un problème météorologique. Enfin, on n'est pas toujours euh, responsable. On bah, a tu dis n'importe nos... quoi Qu'est-ce qu'elle dit, la dame Vous dites n'importe quoi, la dame. Elle dit, vous dites n'importe quoi. Non, on donne l'information aux gens. Je suis désolé Est-ce que vous donnez les vraies informations Je me pose la question. Pourquoi comment tirer je que... sais pas. Vous pouvez si mentir. S'il manque une roue, euh, l'avion qu'il faut la changer. Non. On va pas dire, euh, ben, faut euh, le dire. il manque une roue. Excusez-nous, il manque un repas végétarien. <rire> Donc non, elle dit aux gens, ils, com et ils comprennent beaucoup mieux <rire> du coup. Bon, ils sont beaucoup plus tolérants. Enfin, la dernière fois, il fait. y en a un qui m'a dit. Moi, il y en a un qui m'a dit comme ça. Il m'a dit. Euh, euh, dit oh, -nous, mais je dis, excusez-nous, Monsieur retard, mais on peut pas faire autrement. Le commandant vous tiendra informé des évolutions de la situation parce que moi, j'ai pas de Toutes les informations non plus là. Et, et euh, le monsieur me fait Mais enfin monsieur, est-ce que vous savez qui je suis Et du coup je me suis retourné sur l'hôtesse Je dit, vous pouvez aider monsieur, c'est plus qui il est <rire> Bah voilà, ça c'est une bonne réponse Une citation pour Mathieu Bleus Qui habite Hénin en Belgique Qui a dit, le privilège des grands C'est de voir les catastrophes d'une terrasse oh, C'est français Alors c'est français Mussolini. Mussolini, Mussolini, français. C'est français, Mussolini. C'est fran français, Mussolini. Mussolini était corpulent. Mais remarquez, elle n'est pas si loin, même s'il s'agit d'un français, car c'est quelqu'un qui, pendant l'occupation, on va dire, a eu un rôle complexe et contrasté. Euh, Paul Moran. Paul Moran, non. Maurice Papon. Maurice Papon, non. C'est un La politique vale. Un écrivain. C'est Jean Giraudou. Et c'est Jean Giraudoux, Jean Giraudoux. Ah, oui. Bonne ah. réponse de Pierre Bénichou. Ah, tête sur RTL. Bonjour, c'est Flavie. On regarde la vie côté soleil avec RTL. Bel été à tous. Bonjour, c'est moi Ramsès, le chat blanc de feu vert. Sur la route, on s'arrête toutes les deux heures, ou tous les deux mètres en cas de bouchon. Alors pour les vacances, roulez tranquille. Jusqu'au 13 juillet, les plaquettes Bosch sont à 1 euro. 1 euro pour une qualité équivalente à l'origine. Et 9 clients sur 10 qui recommandent feu vert. C'est ça, la patte de l'expert. Offre soumise à la pause dans les centres autoparticipants, voire conditions sur feuvert.fr. Figaro Santé. Alimentation, arthrose, mémoire, hypertension. Les experts du Figaro Santé vous dévoilent toutes les façons d'améliorer sa santé pour vivre mieux. A lire également un dossier spécial vacances pour que voyage rime avec santé et un dossier psycho sur les troubles de l'humeur. Le Figaro Santé, votre magazine santé, disponible chez votre marchand de journaux. Des rencontres sur Internet Oui, je sais que ça se fait, mais je ne saurais pas par où commencer. Allez sur Internet, connectez-vous sur le site disonsdemain.fr. Découvrez des personnes qui vous ressemblent. C'est facile sur disonsdemain.fr, le site de rencontre des jeunes de plus de 50 ans. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant. Suite de vos grosses têtes, les grosses têtes de l'été sur RTL avec Laurent Ruquier, Jacques Balutin, Jean-Jacques Perroni ou encore Marcella Yacoub. Une question pour Christophe Focar qui habite levé dans le char. Et la question concerne dans Le là... char, c'est où le char J'ai dit le char Oui, le char le cher, je vous l'ai dit. Ah, ah oui, d'accord, là je connais <rire> oui. mieux. Oui. Comment Arrête va votre cher. part Arrête ton cher, Benur. Non, c'est marrant. Ça va connu... mieux votre part, Laurent J'ai vrai. vraiment, la oui. vraiment dit dans le char. Dans le char, ah, oui, complètement. Et oh, euh... Écoutez, ça va euh... mon passé de militaire qui revient. Sûrement. Euh... Le Loir-et-Char. Oui <rire> Levé dans le cher, pardon. Et ma question porte sur la réédition des Fables de La Fontaine, oh, aux éditions dit... Duchesne, illustrées par Gustave Doré. Ah, oui, oui, oui. Oui. Un magnifique euh, ouvrage, je dois dire, que je n'ai même pas descendu du bureau parce que je ne voulais pas qu'on me le pique. C'est pas grave, je le l'ai. C'est vrai, vous l'avez déjà Mais l'ancienne édition par les... Gustave Doré. Moi, la vraie veux... édition Moi, je l'avais eu en prix. Ce sont les éditions Achète qui, en 1867, avaient publié les Fables de La Fontaine, illustrées par Gustave Doré en deux volumes. Plus de 800 Page. Et là, c'est une nouvelle édition donc aux éditions euh, du Chêne. Et ma question va donc porter sur deux fables de La Fontaine. J'en essaye une oh. première pour Monsieur Faucar de lever dans le char. Voilà. <rire> et, et, et il s'agit évidemment de retrouver la morale de cette fable. Oh, merde, ça, ça va être dur ça. La morale du lion et du rat. Je peux vous donner le début de la fable si ça vous aide. Évidemment, il faut tant qu'on peut obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi ouais. de cette vérité. Deux fables feront foi. Tant la chose en preuve abonde. Le lion et le rat. Et ça se termine par... A bon chat, bon rat. Pas du tout. A bon lion, bon con. Non plus. Entre euh, les pattes d'un lion, un rat sorti de terre, assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il toi et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un t il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire Cependant, il avint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des raies dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire-Rat accourut et fit tant par ses dents... A toujours besoin plus, plus petit, petit que, que soit. Soit. Non plus qu'une maille rongée emporta... Tout l'ouvrage Qui vivra, verra Non plus oui. Je vous demande la morale de cette femme. Ah, fais du bien à Martin, il te chira dans la main. <rire> c'est quelque chose. Euh, c'est pas, pas les, plus, les plus gros qui gagnent, qui, qui, qui l'emportent. Ah ouais, ouais, ça, c'est dans le désordre. C'est ah. au pied du mur qu'on voit le mensonge. Du tout. voyez le que vous cher. ne connaissez pas bien les fables bah de non, La Fontaine. le lion et le rat, c'est pas. Un euh... belle chat, belle tube. Non. Oui. <rire> ah bah, vous voyez, ça va être 300 euros que je vais envoyer dans le char. Ah bah, <rire> ah, bah oui, non mais ah, bah, attendez. Ça a à voir avec. Il y a le rat dedans Il n'y a pas le rat dedans. Ça a à voir avec la différence de taille des deux bestiaux. Et tout le monde connaît évidemment cette morale. Ah bon, ah ah bon oui, oui, oui. Ah, Ça a à voir avec la différence de taille. Malachi ne profite jamais. Pas du non, tout. Non, vous non, voulez que, que je vous redonne la fable ou vous l'avez bien non, compris Non, non, non. sauver un lion, au fond tu l'as dans le fion. Non, Il y a lion dedans <rire> Non, il n'y a pas lion, il n'y a pas rat, il n'y a pas char, il n'y a rien de tout ça. Ah, il y a ah, dedans Il y a grand, il y, y a plus. grand. Il y a mépris Quelque chose avec les mépris Il n'y a pas les mépris. Ah non mais là franchement, j'étais persuadé quand même qu'il y avait quelqu'un qui connaissait bien ici ah les non. fables de La Fontaine. Non, mais on ne mais... toutes les fables ouais. de La Fontaine. Enfin oh, quand même, là c'est une des morales les plus connues des fables de La Fontaine, croyez-moi. Ah bon. Donc c'est devenu un proverbe Oui, quasiment un proverbe. Caïment Qui veut voyager loin ménage ça monture ça c'est bien non, voyez ça c'est long ça n'a <rire> <rire> rien à voir euh... donc, bon. prenez mes mandarines elles vous plairont beaucoup qu'est-ce que c'est que ça <rire> <C 'est moral>. <rire> <rire> tant va la cruche à l'eau qu'à la fin ma femme elle est trempée non plus alors Non, Monsieur Balutin, d'habitude, vous... Mais oui, vous êtes mais là Je êtes acteur français, Monsieur Balutin. Ah oui, oui, je suis un acteur français, pourquoi Eh bien ouais, vous devriez connaître les fables de La Fontaine. Non, je connais le Héron. Point, c'est tout. Et la morale du Héron, c'est Je ne sais pas. Mais... <rire> sais, la morale du Héron, c'est pas, pas la Petit question. Petit mais... C'est pas la question. Alors, je vais chercher la morale de... Que Marcella du... Yacoub, qui nous vient d'Argentine, ne le connaissent pas toutes les fables de La Fontaine, on lui pardonne à Marcella. Mais enfin quand même, que des gens comme Mabi, Peronni, Baffi, Benichou et Balutin... Ils ne connaissent non, pas Alors là, la... là vraiment J'ai honte pour mes grosses têtes Il y a beaucoup voulait... de mots J'ai même Je même vous dire J'ai mal à, Non seulement à mes grosses têtes à ma Mais j'ai mal aux grosses têtes De Philippe Bouvard Je vais loin là <rire> Ah il y a, y a ouais. à voir Avec la taille Dans le proverbe alors Pas du tout Mais <rire> qu'est-ce que ça a <rire> à voir <rire> Télépris qui croyait prendre Pas du tout fou. Bien mal Ne profite jamais Non, non c'est l'inverse Une morale que tout le monde connaît, C'est quasi devenu un proverbe prononce à quelle occasion Oh écoutez a un mariage <rire> Rien ah. ne sert de pourrir, il faut ah, un moisir mariage. un C'est une morale... Un qui la tient, deux qui la niquent. <rire> <rire> c'est une morale dont je pourrais me servir actuellement, je dois dire. Ah. On n'est jamais trahi que par les siens. Non. Parce qu'on est tellement nul que voilà. c'est ça Exactement. Ah, et et d'ailleurs, le gong pourrait rappeler aussi cette morale. Le facteur sonne toujours deux fois. Oh, <rire> dans une femme de la fontaine, ah, franchement, il y avait déjà des facteurs, je m'excuse. Ah, non mais franchement, réfléchissez. Qui, qui est, est humilié dans la morale, le lion ou le rat C'est est... le lion le qui est humilié. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Du oui. tout. Quand le rat veut niquer le lion, il passe par le fion. Non, franchement. Ah et eh bien, voilà, une morale dont je peux me servir, mais qui, au fond, n'est pas vérifiée, puisque vous avez perdu patience et longueur de temps font oh, plus que force, force et courage. Ah. Franchement, alors là, ah, vraiment... Oui, alors. Ah oui, alors Bon. On a été nul un ah, nul, ah, oui. ah, si, si. Si. Ah, Et pourtant c'était une question euh, Sur animaux euh, Laurent, ouais, ouais, non, 300 pas, euros 300 euros pour monsieur ah, Focard oui. Qui habite Levé dans, le dans le, le char, char. <rire> Je vais peut-être essayer une autre fable puisque ah, oui, oh, oui, oh, oui, oui, oui, peux encore bien. dépenser 300 euros là, Puisque ça permet de dépenser 300 euros ah, Et d'offrir euh, un joli chèque à nos auditeurs Pour Stéphane Antichan qui habite La casse Lacasse Extrait du même ouvrage C'est en haute de Ah oui, d'accord. Alors, la la casse en Haute-Garonne, Stéphanie Antichamp, manifestement, si vous connaissez aussi bien les fables de La Fontaine, elle a ses chances aussi pour le chèque RTL. Parler, Et cette vrai. fois, la fable, c'est les animaux malades de la peste. Oui. Quelle en est la morale Quand on veut accuser son chien, on dit qu'il a la rage. Non. non. Que vous soyez puissant oui. ou, euh, misérable. ou misérable. Misérable. Euh, les jugements de le cour vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous rendront blanc ou noire. noir. Nadine Morano. Bonne réponse de messieurs Péroni et Balutin ah, ah, Les grosses têtes sur RTL Il paraît que Rabati a une bonne histoire à nous ah ouais, raconter. Non, c'est pas moi qui ai une bonne histoire. Figurez-vous que j'ai dîné hier avec mon ami Jean-Marie Bigard. Il m'a raconté une blague et je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais ça fait un an ou deux qu'il n'y a plus de blagues du tout. Mais si ouais. Jean-Marie était là la semaine oui, dernière. Et que Jean-Marie qui a les blagues, oui. il me raconte la blague, c'est génial. Je lui dis, demain je fais les grosses stages, je la raconte. Il me dit, ça va pas bien dans ta tête. Si tu fais ça, tu t'es plus mon ami. Cette histoire, je vais la raconter euh, la semaine prochaine. La semaine prochaine quand je viendrai. Et donc voilà, petite dédicace à Jean-Marie que j'aime. Euh, je t'emmerde et je fais ta blague. <rire> <rires> Donc c'est une fille qui est au supermarché et il y a un type euh, à, la, à la caisse et là, sur le tapis, elle met une demi-baguette, une tomate, un steak haché, un yaourt et une canette de coca. Le mec la regarde, il fait euh, « Pardon madame, mais vous, euh, vous devez être célibataire. » Et la fille dit « Oui, mais comment vous savez ça ?» Et le type fait « C'est simple, vous êtes moche. <rires> » On a raconté que je connaissais pas. Peut-être que ici si on la connaît, c'est un gars et une fille. Ils sortent depuis un mois ensemble. Ils sont un peu amoureux. Et la fille dit au gars, bah, il faudrait quand même un jour que tu montes ta maison où tu habites. Et l'autre, il fait, bon on va commencer par la maison. Hein? <rires> Ah oui, bien. Bien. Une question pour Jérôme Rod, qui habite Fontenelle-Fleury dans les Yvelines. Quelle idée a eu Dario Ramirez, un Vénézuélien, pour son mariage Il a il a rasé la moustache de sa femme. Est-ce que c'est -ce est le, le choix de son épouse qui est étonnant Ah non, non, non, non, ça il, le il, lieu. il, il a lieu. Il a choisi de faire quelque chose avec son épouse. En fait, c'est la demande en mariage surtout qui est étonnante. Il ah, l'a baisé avant le mariage. Non, sous l'eau. En, en sautant en parachute Non. Euh, dans l'air, dans l'air ils, ils étaient en photo, les futurs monsieur-m. Ramirez, Dario et sa compagne. Et on le voit demander la main de sa compagne. Mais à la morgue, elle était mort. À la morgue, non. Oh, quelle horreur. Elle s'appelle marie Espinal, elle. Et lui, s'appelle Dario Ramirez. Ça, ça ne va, pas, mais, nous, ça va pas, ça nous pas nous aider des masses. Non, mais ça meuble. <rire> euh, alors, c'est vraiment. est-ce que c'est un exploit un peu sportif Ah, du tout. Ça ne va s'en souvenir, croyez-moi. C'était ah. agréable ou... s'y attendait pas. Il l'a fait niquer par ses copains. Non, non, non. Oh. Lui ça va pas. Il était oh. dans une position dangereuse quand non, il a fait ça. Non, pas du tout. Non, ni l'un ni l'autre. Est-ce qu'ils ont fait ça C'était pas le lieu pour faire ça en fait. Ah, si, à la fois oui et non. Est-ce qu'ils ont fait ça au milieu d'un match de football Ah je non, dans une église Dans une église, pas tout à un fait. Un un cimetière. Dans un funérarium. Un funérarium. <rire> un crématorium. Dans, dans une église, je suis obligé de vous dire presque oui. Hein, mais... À une basilique, une cathédrale Mieux que ça. Sur la ah. place Saint-Pierre, devant le pape. Ils se sont demandés en mariage, devant le pape, devant le pape François. Bonne réponse de Laurent Baffi. Ah, Mais euh, comment ils ont fait pour avoir un rendez-vous avec le pape ah, C'était une audience euh, papale, tout comme plusieurs dizaines de parlementaires, parce que lui est un parlementaire. Ah, c'est pour ça, ah, oui, parce que sinon, oui, oui, oui. tout il un, ch tout un ah, oui. chacun ne peut pas aller voir le pape. Mais c'est toujours le piston, je vous dis. Ah, bien, ça, c'est le soupape. C'est un parlementaire. <rire> c'est bon, ça. C'est un parlementaire euh, vénézuélien. Il avait le choix entre le pape et Mélenchon. Bon, bah il a oui. choisi le pape. Oui. <rire> et, et, et ils sont allés avec sa femme, Monsieur M. Ramirez, Pas encore même Ramirez, non. mais quand on nous a présenté au Saint Père, je lui ai expliqué la situation au Venezuela, la situation des prisonniers, et puis euh, j'ai aussi présenté ma petite amie, et là j'ai demandé au Pape. « J'ai autre chose à vous demander, sa sainteté. » Et j'ai dit au pape que la femme qui se trouvait à mes côtés était la femme de ma vie, ouais. que je l'avais rencontrée à l'église. Et qu'elle aimait les plans à trois. Et là, la gueule du pape. <rire> je voulais lui demander de m'épouser. J'ai mis un genou à terre, j'ai fait ma demande, et le souverain pontife s'est exclamé « Ouah Devant le pape en pa !»« Oui, mais des panzani. <rire> Vous <rires> comprenez Il se prend un peu pour aller Delon, le Delon, pape. Oui. Et ah, oui. il parle de lui à la troisième et personne. Oui. Et waouh devant le pape qu'il a dit, le pape. Il, il a dit, dit oh, ouais. se grattant les couilles. <rire> <rire> devant le pape C'est qui Il est comme ça. Chez les jésuites ces courants. courant, il s'entraîne. Vous voulez pas qu'on transpose avec un imam si <rire> <tu> peux... <rire> C'est une demande inédite, évidemment. Alors, il s'est tourné vers la jeune femme et lui a dit, mais est-ce que vous êtes d'accord, au moins Et elle a dit, oui, bien sûr. alors aurait dit non, il aurait eu l'air d'un con. Genre. Ah oui, ça, ça aurait été lente. Et parce là, que, il a béni. Oui, oui. Il a béni <rire> les futurs mariés. C'était une excellente réponse de Laurent Baffy, en tout cas. Dans un instant, les grosses têtes reviennent avec Laurent Ruquier sur RTL. Lidl Partenaire de l'équipe Quickstep pour les produits frais Allô patron Bon alors Eh ben pour nous c'est grillé En ce moment, les deux pavés de bœuf à griller 3 étoiles sont à 3,99€ au lieu de 4,99€ les 280 grammes 3,99€ les deux pavés de bœuf 3 étoiles, 1€ de réduction, oh la vache ah De la vache française oui, moins 20% patron Sacré pavé dans la mare non Marre de ton humour hein oh, on est mal On est mal, très mal Lidl, le vrai prix des bonnes choses Plus d'informations sur lidl.fr 14,25€ le kilo, origine France Offre valable jusqu'au mardi 17 juillet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 Il est 17h Les infos Alexandre de Saint-Aignan Sa présentation était initialement prévue cette semaine. Le plan pauvreté sera finalement dévoilé en septembre et mis en œuvre l'année prochaine, a annoncé tout à l'heure Emmanuel Macron devant le Parlement, réuni en congrès à Versailles. Le chef de l'État a également tenu à mettre fin aux rumeurs concernant la suppression des pensions de réversion, notamment pour les veuves. Rien ne changera pour les retraités d'aujourd'hui, a retenu à rassurer le président à quelques mois de la réforme du système de retraite. Emmanuel Macron a enfin mis l'accent sur sa prochaine priorité, construire l'état-providence du 21e siècle émancipateur, universel, efficace, mais aussi responsabilisant. Je cite. Nouveau coup dur pour la première ministre britannique Theresa May après le ministre du Brexit. Le ministre des Affaires étrangères Boris Johnson annonce sa démission. Ils étaient en désaccord avec la chef du gouvernement au sujet de la future relation entre le pays et l'Union européenne. En Thaïlande, encore une nuit a passé dans la grotte pour les quatre derniers jeunes et leur entraîneur de foot. Ils ne sont plus que cinq au fond de la caverne inondée. Les secours ont permis d'évacuer quatre garçons aujourd'hui. Huit au total depuis le début de l'opération, après plus de deux semaines passées sans voir la lumière du jour. Le cyclisme, on retourne à Cholet. RTL, Tour de France 2018. Troisième étape du Tour, cet après-midi, contre la montre, toutes les équipes ont maintenant pris le départ, Jean-Michel Rascol. Oui, ils sont, elles sont même 14 à en avoir terminé au classement provisoire. C'est la BNC, équipe américaine de l'Australien Richie Porte et du Belge Greg Van Avermaet qui occupe la première place devant la Sky de Chris Froome à 4 secondes. Euh, AG2R La Mondiale est pour l'instant sixième de ce classement provisoire à 1 minute 15 de la BMC et donc à 1 minute 11 de la de la Sky, ce qui veut dire que compte tenu de l'avance de Romain Bardet sur Froome au départ ce matin, 51 secondes, eh bien le Français devrait occuper ce soir un déficit de 20 secondes. Accusé ce soir un déficit de 20 secondes sur le quadruple vainqueur du Tour. On va surveiller dans euh, ces dernières minutes euh, la performance de la quick step de Fernando gavrilla Vous savez, le Colombien qui occupait le maillot jaune et qui est toujours dans les premières places du classement euh, général en fonction de la performance de cette équipe. On en saura un petit peu plus sur le prochain maillot jaune qui pourrait bien atterrir sur les épaules du Belge Greg Van Avermaet. à tout à l'heure, Jean-Michel Rascol à Cholet pour RTL. En football, les Bleus sont arrivés à Saint-Pétersbourg aujourd'hui à la veille de leur demi-finale contre la Belgique demain soir 20h et comme on ne change pas une équipe qui gagne Didier Deschamps devrait conserver son 11 de départ fétiche avec le retour de Blaise Matuidi au milieu de terrain à la place de Corentin Tolisso bonsoir Philippe Robuchon bonsoir Alexandre dans moins d'une heure du football au menu RTL soir évidemment veillé d'armes à Saint-Pétersbourg avant France Belgique on sera sur place en Russie avec les envoyés spéciaux de RTL on va vous raconter la journée de nos bleus mais aussi celle de nos voisins et adversaires belges et puis à 18h20 on a invité celui qui n'a pas la langue dans sa poche, qui connaît le foot mieux que personne, c'est Pierre Ménès qui sera avec nous. Promis, il nous donnera son prono pour demain soir, derby européen à l'échelle mondiale. à tout à l'heure, Philippe, rendez-vous pris à 18h pour le coup d'envoi d'RTL soir. à Wimbledon, le tennis, Gaël Monfils affronte actuellement le sud-africain Kevin Anderson et pour l'instant, c'est le premier tie-break dans, le... tie dans le premier set puisqu'il y a pour l'instant 6 partout et dans le tie-break, c'est Kevin Anderson qui mène pour l'instant 6-4. Il vient de remporter, ça y est le premier set donc 1-7 à 0 entre Kevin Anderson et le français Gaël Monfils tout à l'heure notez que le Suisse Roger Federer a éliminé le français Adrien Manarino en 3 sets. Il va faire un peu moins chaud demain en tout cas sur la moitié nord le soleil reste dominant mais les nuages seront également présents au nord de la Seine et dans le Grand Est un temps plus instable sur les reliefs les Alpes du Sud, l'Est des Pyrénées et encore. S'il fera 23 degrés demain après-midi à Strasbourg, 24 à Paris, 26 à Biarritz, 29 à Toulouse et 32 à Marseille. Il est 17h et bientôt 4 minutes sur RTL, on replonge dans l'univers des grosses têtes de Laurent Ruquier, avec vous Isabelle. Merci beaucoup Alexandra. à plus tard. Effectivement, c'est reparti jusqu'à 18h sur RTL avec Anne Roumanoff, Chantal Dassou, Jérémy, Ferrari, bien sûr, avec Laurent Ruquier. Que fabriquaient François-Xavier Tourte, Dominique Pécate et Eugène Sartori pour que leur nom reste marqué dans l'histoire de cet objet et s'y sont mis à trois Ah non, chacun en a fabriqué à son tour, voyez. C'est le... des gâteaux, des gâteaux. Des gâteaux, non. Non, non. C'est un objet du quotidien. Du quotidien, on peut pas dire ça. Non, tout le monde ne s'en sert pas. C'est typiquement breton Ah, ce n'est pas breton du tout. Oh. C'est lié à un métier particulier C'est lié à un métier particulier. C'est un instrument Un instrument, alors oui et non. Ah, c'est l'archer L'archer pour Pour le violon Pour le violon, par exemple. Bonne réponse oh. de Jérémy Ferrari Ah ben, dès que c'est la musique bon, C'est la première et dernière de l'année. François Xavier <rire> Tourte était horloger à l'origine et euh, on l'a surnommé le Stradivarius de l'archer parce qu'il fut un des premier à utiliser un bois rare et cher, le bois du Brésil appelé bois de Pernambouc et ensuite, ce sont ses disciples, Dominique Pécat et puis Eugène Sartori, plus récemment qui ont effectivement respecté la tradition de cet archer cher euh, réputé et si je vous en parle, c'est parce que des archers ont été subtilisés, volés pendant le week-end, un luthier a été dépouillé ça coûte très très cher un archer il s'agit de pièces de haute valeur historique on peut imaginer que parmi ces Il y en avait euh, peut-être qui était un tourte, un pécat parce qu'on les appelle comme ça. Hein, on dit un tourte du nom euh, de celui qui les fabriquait, un pécat ou, ou un sartori. Ça peut coûter entre 50 à 80 000 euros un archet. Encore à 704, on les vendra plus non. cher. <rire> T'as ce prix-là, moi je peux pas me payer un violon. C'est pour vous dire quand même que c'est important, ouais, et que ça a de la ouais, valeur. Ouais, Quelqu'un ouais. a déjà pratiqué Anne Romanoff, je suis sûr que dans votre famille, on joue de la musique classique et qu'on vous a appris à jouer du violon. Hein. Ah non, pas du tout. Mais j'ai eu des voisins qui apprenaient le violon, c'est un peu dur. Ah oui, au début c'est si. ah, Est dur. Christine, vous avez joué du violon peut-être pas du tout, Jamais Chantal. Ma grand-mère jouait très bien du violon, oui Chantal, on a l'impression que vous avez un violon dans la bouche, vous voyez, mais ah quelqu'un bon qui apprendrait Ah ouais. bon, d'accord, ça les vous énerve per... à ce point-là per... oui personne ne te le volera celui-là Non, <rire> non c'est vrai, il y a quelque chose de bizarre dans votre ouais. voix Aujourd'hui particulièrement ou toujours Toujours, toujours. toujours Des jours c'est contrebasse, mais aujourd'hui c'est violon Ah bon C'est ouais, ouais. -ce ah, est bizarre Est-ce que tu avais cette voix déjà petite Une Violoncelle Oui, j'avais déjà cette voix Ah ouais. Et personne n'a essayé de te faire un exorcisme ou quelque chose comme ça. <rire> tu sais, peut-être qu'un jour tu vas meuer, hein. Il non serait non, temps. J'ai l'air <rire> de me dire que une voix de violon. Le, le premier cri de bébé, c'était. <rire> J'ai faim, il le Maman Je descendais l'escalier et j'ai une bière Non mais c'est vrai que ça a dû faire peur à vos parents vos premiers cris. C'est vrai que fait peur au début mais on s'habitue après, oui. Tes parents, ils parlent comme ça Il y a quelqu'un C'est génétique Il n'y a que moi, je suis unique. c'est vrai mais tout le monde me dit j'ai une voix bizarre mais je m'en rends pas compte, moi. Moi, je trouve qu'elle a des beaux graves. C'est sensuel, sa voix de Chantal. C'est ce qu'on me dit aussi, oui. Contre les aigus, Jusqu'à 18h. Les grosses têtes sur RTL. Des rencontres sur Internet Oui, je sais que ça se fait, mais je ne saurais pas par où commencer. Allez sur Internet, connectez-vous sur le site disondemain.fr. Découvrez des personnes qui vous ressemblent. C'est facile sur disondemain.fr, le site de rencontre des jeunes de plus de 50 ans. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant. Il faut refaire toute la toiture avec l'étanchéité mm -hmm. et agrandir le salon. Okay. Pour la fin de la semaine. D'ailleurs euh...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 hors-taxe pour un transit courrier ambiant de 75 chevaux à partir de 1450 euros. LLD professionnels 24 000 km jusqu'au 30 septembre. C'est acceptation par Bremen Elise, voire Conforama, le confort pour tous. Quand on propose jusqu'à moins 50% sur la literie et le textile literie, on pense à tous ceux qui exigent un sommeil de qualité. Et à vous, qui cherchez toujours le meilleur prix. Conforama, jusqu'au 30 juillet, conditions magasin et sur Conforama.fr. 17h08 sur RTL, l'inévitable Bernard Glass à Chantilly, évidemment Bonjour évidemment. Bernard, merci Isabelle <rire> pour Bonjour, courses. pour l'arrivée du Quintet que Je vous rappelle, c'était la première à Chantilly C'était le numéro... le numéro 2994 Pour le pic 5, et la mmh. bonne combinaison Le 5, le 11, le 2, le 9 Et le 3, je vous indiquais de tirer en 3 chevaux Ce matin, ah. la cinquième course Victoire du 11, Chaman Il faisait des avec le 12, on attendait plutôt le 12 Mais c'est le 11 qui s'est imposé De 30 et 90 placés Devant le 7, Flying Dragon, 5-10 c'est le 4 Nordic Fire qui rapporte 4-10, 4 10, place pour le 9 et puis la 6ème à pic 5. Le 7 était non partant victoire du 4 Gold Lake qui rapporte 5,50 et 2 euros devant le 9 Royal Diplomate 3,80 et le 12 Gloria 3 euros, 4ème le 14, 5ème le 11 14, 9, 12, 14 et 11 la 6ème, la 7 est en train de se disputer les résultats complets, les pronostics pour demain les courses ont lieu au Sable d'Olonne oh. au Trou. bien sûr le répondeur 3210 et le site on refait les courses point un petit cheval pour demain avant de partir oh. On va, mmh. on va casser le blues, le blues des Landiers, le numéro 16 dans le quintet de demain. Il va, à mon avis, gagner tout seul. D'accord, c'est noté Bernard, merci -le beaucoup. À <rire> God de blues. Allez, c'est parti pour les grosses têtes de l'été. Laurent Ruquet, c'est reparti. On n'a pas assez parlé de rock aujourd'hui dans les grosses têtes et Ludivine Leverne espère un chèque de 300 euros que RTL pourrait lui envoyer si Philippe Manœuvre ne connaît pas évidemment le nom de Larry Mulen qui a 14 ans s'est fait renvoyer de la fanfare de son école à cause de la longueur de ses cheveux. Et c'est ainsi qu'il a créé son premier euh, groupe, oui. premier groupe de rock avant évidemment de devenir un, un, un des leaders de... de youtube De u Excellente réponse de Philippe Manœuvre. Non, mais euh, pour Monsieur Manoeuvre, c'est rien du tout. Ce oui, genre mais c'est du rien. Il faut quand même avoir une vraie mémoire, vous voyez. Bien sûr, euh... On m'a quand même demander en quelle année l'OM a gagné la Champions League. Euh... <rire> non, mais c'est quoi ces questions Ah bah écoutez, U2, Larry. Non, parce qu'on connaît Bono. Euh, ah, ouais. plutôt, vous voyez, dans U2. le guitariste, c'est euh... les deux plus connus. Larry voilà, j'ai donné le moins connu du groupe, vous voyez le quand batteur. même. Ah, c'est le batteur C'est euh, le batteur. Euh, Larry, Larry Mullen. Junior. Euh, Larry Mullen, junior. Pourquoi junior bah, Son père s'appelle Larry Mullen. Oui, c'est le Ça, j'ai bien compris c'était pas ça ma question -ce que c'est -ce que que ça ça... une bataille de géants de la pensée là. <rire> non Mais la question c'est est-ce que ça veut dire que son père faisait partie de u avant lui Ah non pas du, ah tout, non, tout. Pas du tout il s'est appelé la... tout de suite ça a tout été de lui suite, tout ah suite. oui d'accord et il sort un nouvel album monsieur Benichou, euh, U2 vous avez écouté le nouvel album ben oui c'est moi je trouve que ça plutôt pas mal ouais, euh, contrairement tant, à mes collègues ouais. tout le monde les attaque c'est un peu à la mode ah oui c'est vrai donc... Songs of Experience voilà d'après William Blake hein, ils avaient fait Songs of Innocence et maintenant 4 ans après c'est Songs of experience. Oh, oui. Oh. Bah, oui oui oui, William Blake, ça vous parle Pierre Non. Oui oui, Blake, c'est un grand philosophe Blake. Blake et Mortimer. Non, oui. William Blake, <rire> le poète <rire> symboliste. J'ai un autre groupe d'ailleurs, tiens, dont on parle dans la presse cette semaine, oui. qui lui aussi revient, il va me revenir en France, il va faire une grande salle à Paris. Oh, je vais vous donner un nom seulement qui appartient au groupe. Je ne connaissais même pas ce nom, c'est la première fois que je nom-là. Alors, comment -là. tu veux qu'on connaisse, nous Ah non, non, non, le groupe, je connais, je vous parle du garçon qui fait partie du groupe, qui s'appelle Roland Orzabal. Roland Orzabal, c'est des Français. Roland Orzabal, oui, oui. ce sont des Français. L'Ospatchoukambos <rire> Non, pas. <rire> tu... Roland Orzabal, t'as rien porté, <rire> <rire> Et là, c'est une question pour Émilie Blanchet, qui habite Mirefleur dans le Puy-de-Dôme. Tu, tu sais, Philippe oui. tu sais... Quel Or... groupe a été créé par Roland Orzabal Je dirais Tears for Fears. Wow. Tears for Fears. Wow. Bonne wow. réponse, de fit Madame. C'est incroyable. Absolute. Et ben ils reviennent. Tu te rends compte Fears. que tu avais appris un peu de latin ou tu <rire> ça je regrette un peu de grec, <rire> un peu de latin, mais c'était des dictionnaires qui pesaient trop lourd. Super groupe, c'est un groupe des années 90. Il vous fait écouter quand même un tube de Tears for Fears. Euh, euh, connu. Tu... Vous connaissez quand même. rock, ça, non, mais c'est de la très belle pop. Franchement, ça ressemble à ce que faisait les Beatles. C'est un peu, on peut dire, si les Beatles avaient continué, ils auraient fait un genre de musique comme ça, très ah, harmonique, bah, avec mais... une non, mais légèreté. Original ça. Mais, non mais ça, c'est de la ah, musique de 83. Oui, ça, ah, oui, c'est ah, oui, ouais. pas un truc qui vient de sortir. C'est avant 90 ah, bon, ouais, ça. Ah, je pense vrai. que euh, c'est cette... fin des années 80. J'ai même un autre tube des Tears for Fears. On connaît ah euh... non, moi je, je connais c'était la période la période fin ah oui, oui. des oui. années je 80 des pêches moi j'ai bien fait non. de m'arrêter aux plateurs voilà. c'est <rires> quoi, c'est des larmes pour les terreurs des des larmes pour la peur ouais faut faire ça oui ce que vous avez dit oui avant de dire une connerie sur les plateurs voyez monsieur Bénichou qu je que... l'ai dit après ça j'ai dit j'ai dit des plateurs pour pour faire sourire I'm the grand C'était bien. Ah Qu'est-ce que j'ai qu que qu que emballé sur les plateurs I'm I'm the Et nous qui sur la pointe des pieds, la pièce où M. Bélichou égraine des souvenirs des plateurs. Euh, <rire> oh, c'est pas mal les plateurs quand même. Oui, c'est bien, mais eh ben... Euh, Apprends est... que tout plateur vit en temps RTL, les grosses têtes, Laurent Requier. RTL. La valise La valise a été gagnée hier, voilà pourquoi elle est toute neuve, avec 1 9 euros dedans, et et, et évidemment ce qu'a ajouté Julien Courbet dans « Ça peut vous arriver ce matin ». Quoi donc Eh bien une Sportcam 400 de chez Lenko pour filmer le meilleur de vos actions à sensation dans toutes les situations. La nouvelle caméra sport de Lenko filme en full HD, vous pourrez même filmer sous l'eau grâce à son caisson… Ah Isabelle <rire> Grâce va à... falloir immortaliser Ce cette bouche. exclusif. Grâce <rire> à son caisson étanche. Oh, tes divorcée. <rire> Plus de renseignements sur lenco.com. Voilà, deux choses seulement dans la valise. 19 euros et une Sportcam 400. La caméra sport de chez Lenco. Ajoute nu... un seul dos sur le <rire> Donnez-moi plutôt un numéro entre 1 et 20. Isabelle, vous permettrez pérangère oui. puisque il demande la permission à Berenger non mais allez-y Berenger euh, donnez un numéro euh, non non, non, non mais voilà on vous a un peu martyrisé injustement euh, oh, la, la super récompense donner un numéro <rire> allez aujourd'hui c'est Isabelle bah tu donnes du bonheur Isabelle allez Isabelle vous allez peut-être désigner un gagnant ou une gagnante Huit. Le 8. Alors, c'était bien la voix d'Isabelle Mergo. Il s'agit de Jérôme Fédoux qui habite Antibes. Jérôme Fédoux, c'est un, un, <rire> un grand producteur de films. Ouais. Non Jérôme Fedou. Dominique Bessner, vous le connaissez. Mais j'adore Jérôme Fédoux, il est formidable, il, a, il, il a fait des films sensationnels des actrices sublimes comme Isabelle Mergot, elle est géniale. Elle est sale mais elle est géniale. Oui mais attends, il fait ses propres films peut-être pas plus mal. <rire> Jérôme Fédou, ça sonne chez lui oui. ah. voilà. Allô Allô Bonjour Jérôme le Monsieur Rukier. Oh là oh. Il a une... Il a Vous, le, il a a a vous connaissez ma voix en deux mots Ah, Je suis fan. Oh, oh c'est gentil. Mais est-ce qu'au moins vous connaissez le contenu de la valise RTL Oui. Alors, allez-y. Ah. Alors, 1 euros. Ouais. et et une caméra spot, spot cam de l'Enco. Bravo Oh, ouais. ouais. ouais, Ça veut dire que non seulement vous avez écouté les grosses têtes, mais en plus vous avez écouté Julien Monsieur Courbet. Courbet. Ben, je l'ai écouté parce que je suis sur RTL là, depuis ce matin. Formidable, en plus euh, Julien anime cette émission de façon très amusante. Je suis sûr que vous avez passé un bon moment et vous avez bien noté oui. la Sportcam 400 de chez Lenko pour filmer le meilleur de vos actions. Il y a du bruit derrière vous, vous êtes où là Non, je suis en, en camion là, je travaille. Ah, vous êtes routier Non, éboueur. Éboueur Ah, oh. alors, ah oui, c'est gérant Febou. Vous êtes combien alors J'imagine des copains À vous qui sont derrière le camion alors Non mais je suis tout seul là je vais vider écoutez je suis ravi que vous avez gagné la valise RTL <rire> ah, maintenant dites-moi ce qu'il y a dans votre camion <rire> Des poubelles, là, vous, allez vous allez en tout cas profiter de 19 euros et de cette superbe caméra Sportcam oh, 400 j'y crois pas 6% c'est si vrai c'est Isabelle Mergot qui il faut le dire <rire> qui, qui justement <rire> vous avez un point commun avec elle aujourd'hui <rire> Quand, comment vous dire Quand vous écouterez l'émission, vous comprendrez qu'il n'y a pas de hasard. <rire> Est-ce que vous pourriez fêter ça en appuyant sur votre gros klaxon, vous, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, oui j'ai un petit klaxon, c'est un petit véhicule, moi. Alors, bah, bah, faites-le quand même Oh, oui. oh, il est oh, mignon oh, le petit, oh, choupi... smart. Le petit <rire> choupinou Jérôme, il a un petit klaxon ah, Mais ça ne veut rien dire C'est une, une petite poubelle à pédale <rire> Une pédale, une grosse pédale Pour une fois, c'est moi qui klaxonne <rire> Vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps, Jérôme Ben, je vous ai suivi depuis notre radio. Je ah, suis là. fan de vous, je vous regarde à la télé et tout, je suis fan Oh bah écoutez, alors, alors, alors genre, Ça me fait d'autant plus plaisir de vous offrir dire donc ils vont faire la gueule et un tel deux valises deux jours de suite. Ouh, yo, yo ils vont pas me garder hein, je crains le pire. Ah, si si vous êtes le meilleur. Oh bah. Oh oh c'est qui fait du tri sélectif oh Je rougis. Quelle ville flatteur il y a qui comme grosse tête aujourd'hui Isabelle qui vous a choisi C'est moi qui ai choisi le numéro et voilà, c'est J'ai Pierre Bénichoux, Béni Pedro, qui est là. Ah, le vieux Pedro, j'aime bien aussi. Vieux... Oh là là, oh, le vieux Pedro. Là, il a, là. Il a, fallait a, pas dire ça. J'ai Christophe Beaugrand, vous voulez une imitation de Christophe Beaugrand, c'est sur commande. Ah oui, pourquoi pas, n'importe qui. J'aime ah. bien Christophe. Oh, moi j'adore les éboueurs, c'est très joli. En fait, un joli métier, vous savez. Je vis moi-même avec quelqu'un qui a beaucoup de casseroles et beaucoup de poubelles. <rire> Florian... J'ai Florian Gazon aussi qui est là. Le Paris Saint-Germain. Ah oh, et vous Il vous connaît, connaît, tout le monde, tout le monde là. Et j'ai Bernard Mabille aussi qui est là. Oui, j'aime bien. Ah, ah, ah, bien. bien. Ah, c'est mou, hein Un peu mou. Hein. Euh, euh, euh, Oui, ah, c'est mou. mou hein. Et, très... et j'ai la petite Bérangère Trieffe, <rire> la petite nouvelle, la petite dernière. Ah ben je l'avais vue au mois de décembre quand j'étais venu au Grosse Tête. Ah vous étiez venu nous voir ah. Oui, très mignonne. Ah. ah Jérôme, vous avez gagné la valise Herter. Bravo Continuez comme ça. Laurent Requier sur RTL. Intermarché vous propose d'écouter 14,90€. Bluetooth. Bluetooth Mais non maman, Bluetooth. Bah Bluetooth. <coughs> Dès aujourd'hui chez Intermarché, le casque-carso Bluetooth Air Music est à 14,90€. C'est notre meilleur prix et c'est maintenant dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Seulement 12 815 pièces disponibles Modalité magasin participants sur intermarché.com Pourquoi attendre jusqu'à novembre pour économiser Le Black Friday de l'été est déjà arrivé chez Dell. Profitez de 15% jusqu'au 15 juillet sur une sélection de PC Dell avec les processeurs Intel Core et découvrez nos ventes flash sur Dell.fr Économisez sans plus attendre avec Dell c'est le Black Friday de l'été. Plus d'informations sur Dell.fr je cherche les primes de 4000 euros. Ah, alors tournez à gauche au petit astérisque là. Continuez la, la route des mentions légales sur un kilomètre. Traversez la forêt des conditions. Il euh, n'y a pas plus simple. Bah Sinon, chez Toyota, c'est tout droit. Ne vous perdez plus dans les conditions. Du 2 au 21 juillet chez Toyota, profitez de primes à l'hybride jusqu'à 4000 euros sans aucune condition. Estimez la valeur de votre véhicule sur Toyota.fr. Toyota. Toyota Offre aux particuliers non cumulable pour toute commande de Yaris, Oris et Toyota CHR hybride neuf dans le réseau participant. Détail sur Toyota.fr.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 cumuler les avantages pour l'achat de pneus Dunlop ou Goodyear jusqu'à 120 euros remboursés et jusqu'à 40 euros offerts en carte carburant. Avec Vulco, roulez au meilleur prix. Détails dans les points de vente et sur vulco.com. Offre soumise à conditions. Suite à un sondage réalisé par le magazine Capital, Vulco a obtenu le label Meilleure enseigne 2018 dans la catégorie centre auto, garage, Pneumatique. Vous le savez peut-être pas, mais avec EDF, votre déménagement c'est bien plus qu'une simple ouverture de contrat. Vous profitez des nouvelles offres d'électricité verte et de gaz EDF et de conseils personnalisés pour vous aider à faire des économies d'énergie. Appelez le 3004, tous nos conseillers sont en France. Service et appel gratuits, offre de marché soumise à condition, disponible sur particulier.edf.fr L'énergie est notre avenir, économisons-la. Chérie, j'ai craqué. Comment ça oh, J'ai pas résisté, j'ai acheté un pot de yaourt. Ah, et alors bah, Il était si mignon, si glamour, à ce prix-là 990 euros Comment ça 8990 euros Attends, j'ai peur là. Non, mais je te parle du pot de yaourt. Oh, génial, tu t'es offert ta Fiat 500 oui. depuis tant que tant de temps rêvais. En juillet, fêtez l'anniversaire 500 et craquez vous aussi pour son charme. Fiat 500 est à partir de 8990 euros seulement. Offre sous condition de reprise, prime à la conversion gouvernementale et bonus éco Fiat d'éduits jusqu'au 31 juillet sur Fiat 500 Pop 1-2 sur Fiat.fr Fiat. Le grand jeu RTL de l'été. Jusqu'au 5 août, une cascade de cadeaux des ferles sur RTL. Parmi eux, notez bien des MacBooks, des iPhone 10, des téléviseurs 4K, des voyages d'exception avec Salon Holidays, des week-ends de détente et des chèques de 1000 euros. Rendez-vous dans 30 minutes pour tenter de gagner aujourd'hui. Attention, soit un MacBook Air ou encore... Un voyage de rêve à la rencontre du Vietnam. Très belle destination du Delta du Mekong à la Baie d'Along avec Salin Holidays, Superbe Vous vous inscrivez dès maintenant sur le 3210 ou on envoyant encore RTL par SMS au 74 900. Et on se retrouve tout à l'heure aux alentours de 17h45. A tout à l'heure et bonne chance C'est reparti pour les grosses têtes de l'été avec Laurent Ruquier et ses invités, Karine Le Marchand, Caroline Diamant ou encore Florian Gazon. Une question pour Lucie Dubuis qui habite Compiègne. Et si vous avez lu Le Figaro, vous saurez répondre, ah. puisque oui. Le Figaro nous dit qu'il faut faire très attention à la nourriture pranique. Mais de quoi s'agit-il P-R-A-N-I-Q-U-E Comme vous le dites, Pran pranique. C'est des crevettes. Non, pas du tout. Pourquoi des crevettes Parce qu'en anglais, les crevettes, c'est prône. Ah oui. Ah, ah, oui. Oui. Ah, Monsieur oui. est bilingue ah, non, Complètement, oui je travaille bien la langue étrangère oui. euh... la... Vous dites la question <rire> La, la nourriture pranique vous Le dites. Figaro nous dit ah, qu'il faut faire très attention à la nourriture pranique Est-ce que c'est une nourriture où on enlève Un aliment ou quelque chose de particulier je... Par exemple sans praline D'où que... pr... ça sort, ça Je sais pas, je cherchais par le, comme ça commence par pral. Ah euh... C'est vrai qu'il y a praline. énormément, énormément de plaques des pralines. Ah. <rire> oh, la nourriture yes. sans praline, Alors là, là, là, là, là, là, là il y, là, fait, y ouais. a eu des intox aux pralines. Alors, ah, elle... grave <rire> Que Faites je... attention à la praline. <rire> Est-ce que c'est sans un allumant, sans un aliment, sans un aliment, <rire> sans un allumant, Je suis obligé de vous répondre. Euh, oui oui et, en, et en même temps non. C'est a... pas comme un truc genre Le pour gluten, les gens allergique au gluten non, ou un truc du tout. comme ça. Et avec les et véganes, ça a un rapport avec les, les véganes Oh euh, non, du tout. Parce que c'est de la viande. Enfin, non. Est-ce que oh, c'est une famille d'aliments Non. Est-ce que c'est sont des aliments transformés ah, d'une certaine façon Non. C'est un mode de cuisson. Non plus. Est-ce que vous pensez Est-ce que vous pensez qu'on en mange souvent du prané C'est compliqué de vous répondre. Ah, ah. Il faut faire attention à la nourriture pranique. Il faut s'en méfier. Mais... mais, pour autant, je peux pas répondre à votre question. Est-ce que, ah, est est que, que, les... est que ça serait pas pour les, ce que serait pas pour les animaux du tout Pour les ça... enfants, pour les enfants, pour les enfants. Est-ce que, que c'est pratique le pranique <rire> Ah bah ça pour être pratique, c'est pratique, oui. Est-ce est -ce est... que c'est de la nourriture transformée Sous vide Du tout. C'est sous vide. Est-ce que c'est pas un truc qui se mangerait pas C'est-à-dire et eh ben c'est-à-dire ce serait comme les les, les nourritures spirituelles. C'est-à-dire que vous nous emmenez dans un, dans un ah, domaine ouais, où ah. on, on est sur l'alimentaire, mais c'est pas alimentaire. est -ce en fait que c'est le jeûne, finalement C'est se nourrir de rien. Exactement. La ah, nourriture pranique, c'est ne manger que de l'air. Se nourrir d'air et ne rien manger bon, du tout. 50. Excellente réponse de Florian Gazan et Karine Le Marchand. Si tu le que de l'air, ça se mange pas. As mais si, il y a de on... jeûne quand tu cotes ah, une... ah Non, non, mais c'est pire que le jeune. On parle même pas de jeûne, là. On parle... C'est une forme de secte. Et c'est pour ça que le Figaro dit « Faites attention, il y a de plus en plus de gourous qui vous conseillent la nourriture pranique. » On les appelle les respiriens mmh. et ils, oh, euh, les respiriens et ils jurent de vivre sans boire ni manger ah ouais ouais. Possible. Oh là là. avec de l'aérophagie. Et une haleine. <rire> imagine. Ça s'appelle ça s'appelle <rire> pratiquer le prana. C'est un terme sanscrit qui signifie le souffle. Car en effet, ils se nourriraient exclusivement de l'alimentation cosmique. Ah ouais. 40 000 personnes dans le monde vivraient, attention. Euh, je parle au conditionnel et je lis ce que Ambre le poivre a écrit dans... <rire> <rire> on n'y a même pas droit quand on est paniqué, Ambre le poivre. C'est son nom, à la journaliste Ambre le poivre. Le poivre, dans le Figaro, elle, elle explique, elle dit, faites attention, c'est un mode de vie très décrié, 400 personnes en France auraient suivi ce précepte, il y aurait eu mais des combien morts. Euh, de Est-ce que si on veut, il y a des ça existe, il y a des restaurants panique ou pas <rire> Alors c'est bizarre. que tu dis ça crée, euh, je vais prendre un parce de... que j'ai bien envie. Comme je sais pas cuisiner, j'ai très envie d'en ouvrir un. Bah oui. Attends. Va marcher. Alors, non, mais com tu non, combien de temps Il pas... y a des stages payants de 21 jours pour apprendre à vivre uniquement d'air et de lumière. C'est bien. 8000 euros. Voilà. monsieur Montfort explique c'est alors lui c'est une sorte de gourou, monsieur Montfort. C'est pas Nelson. Ah, oui, euh... ce que j'ai dit, il fait ça maintenant ouais. lui. Non, non, lui, il brasse de l'air, mais il n'en mange pas <rire> -ce que hey, le... C'est la journée où on se fait des amis. Ouais. Vous... J'ai l'impression que le diable s'habille en prana. Il y suffit d'éveiller ses sens et sa capacité à ne pas manger. Alors évidemment, il y a des médecins là dans le Figaro qui nous disent attention, c'est terrible, il ne faut pas suivre ce genre d'escroc. Il paraît que ça vient. Oh, heureusement qu'il y a des médecins quand même. <rire> des ouais, euh, euh... médecins pour savoir qu'il faut manger. Ça quelque... vient d'Australie au départ. Il y a un type en Australie qui, alors je vais vous retrouver son nom, il s'appelle Jasmus N, ouais. qui pratique d'après ses dire Pfff, la nourriture sûr, pranique. Aussi, sauf qu'une télévision australienne a déjà révélé et montré des images de son réfrigérateur qui était plein de nourriture. Oui, oh, les c ouais, mais, trop... ouais, mais ça, c'était avant qu'il qui cuisine non, mais, <rire> Rendez compte un peu, il y a et quand même des scrocs. types qui sont des malades. Ah, oui. comment que avales de l'air et de la lumière T'imagines les, les, les embrouilles entre un mec, le mec il pète un coup et dit, t'es chiant, tu gâches la nourriture quoi. Oh. <rire> <rire> Voilà. Vous avez bien compris qu'on va plus loin que le jeune, hein, très oui. que et... l'anorexie, c'est ça n'a rien à voir. Ouais. C'est vraiment comme une secte de gens qui disent là voilà, je ne bois rien, je ne mange rien ouais. et c'est uniquement le cosmos qui me nourrit et, et n'importe et... quoi. Il parle des apéros. praniques, c'est sympa. Moi, <rire> bon, Caroline, je vous conseille d'essayer tout de même, <rire> même oh, une heure. Hein. Oh il y en a déjà beaucoup à l'intérieur. Vous voulez que je meure, c'est ça Pas du tout, Caroline. T'es vraiment une dégonflée. <rire> Mais il euh, n'y a personne qui leur a dit qu'il n'y avait pas de calories, et tout ça, enfin, ça nourrit pas l'air. C'est bien, c'est une sec qui va s'auto-éteindre. Oui, ils vont tous mourir, oui. oui. Mais non, pas les gourous parce que je vous dis, leur réfrigérateur, mangent, est là, oui. évidemment, ah oui, comme toujours oui. dans ces cas-là. <rire> c'est comme Denis Brunner à la tourne le dos dans un palace lui. Jusqu'à 18h. Les grosses têtes. Laurent Ruquier. Sur RTL. Lidl, partenaire de l'équipe Quick Step pour les produits frais. Allô patron Ah oh là j'ai pas le moral. t'as pas la pêche Ah oh bah oui, parce qu'ici chez Lidl, ils ont les pêches. Les françaises en plus, hein. Aujourd'hui demain, la barquette d'un kilo de pêche est à 1,69€. pêches à 1,69€ la barquette de 1 kg Ah c'est sûr le moral en prend un coup. Pas celui des clients Lidl, patron, hein. Pour en déguster, il va falloir qu'on se dépêche. Eh ben on est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr 1,69€ la barquette d'un kilo. Chair jaune ou blanche selon supermarché. Catégorie 1, calibre 56,61.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 sur Amazon.fr prenez la route explorez de nouveaux espaces avec les pneus Goodyear depuis 120 ans Goodyear innove et relève chaque défi technologique avec le même esprit de conquête et jusqu'au 24 juillet 2018 pour l'achat de pneus Goodyear sur AlloPneu.com, un voyage aux états unis à gagné vers les grands espaces et jusqu'à 120 euros offerts en bon d'achat tentez l'aventure sur Allopneau.com là où le choix est aussi vaste que l'Ouest américain Voir conditions et règlements AlloPneu.com. vente et montage de pneus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 Tous fabriqués en France, il y en a forcément un fait pour vous. Le SUV 2008, le compact aussi à l'aise en ville qu'en montagne. Le SUV 3008, le concentré de technologies agiles sur tous les terrains. Ou le SUV 5008, le grand 7 places ultra modulable. Cet été, profitez d'une reprise de 3000 euros en plus de l'Argus pour l'achat d'un SUV Peugeot. Conditions sur Peugeot.fr RTL, 17h31 La Bourse en direct en partenariat avec Les Echos et Investir. Nous retrouvons Sylvie Aubert. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Isabelle. L'indice parisien retrouve les 5400 points. Et eh oui, l'indice K40 avait progressé, je vous le rappelle, déjà de 1,9% la mmh. semaine dernière. Eh bien, il a encore gagné 0,6% là, aujourd'hui. Et il s'établit à 5407 points, exactement. Alors, les bons chiffres sur l'emploi aux états unis publiés vendredi, ont redonné un peu de morale aux boursiers. Les données ont montré que l'économie américaine était toujours vigoureuse, mais sans forte hausse des salaires. Certains économistes en ont conclu qu'il n'y aurait peut-être pas d'accélération de la normalisation monétaire, Ça veut dire pas de hausse des taux trop rapide aux états unis L'euro en a profité pour confirmer son rebond face au dollar, à 1,1758. Alors, ces statistiques encourageantes sur l'emploi américain ont relégué au second plan les inquiétudes liées à la guerre commerciale. Toutefois, ces tensions pourraient revenir. Attention, sur les devants de la scène boursière à l'occasion du voyage en Europe de Donald Trump pour le sommet de l'OTAN mercredi et jeudi. Alors, le marché profite aussi du rebond des exportations allemandes et de la remontée de l'indice de confiance des investisseurs dans la zone euros. C'est Air France-KLM qui bondit de plus de 7% aujourd'hui. La présidente de la RATP est pressentie pour prendre la tête de la compagnie. Valoreg gagne 6% dans le sillage du pétrole qui cote ce soir au-dessus de 78 dollars. Très belle soirée Isabelle. Et à demain Sylvie. C'est reparti avec les grosses têtes de l'été. Florian Gazan, Christophe Beaugrand et un Pierre Bénichoux qui consultent ses comptes sur son portable. Eh ben Qu'est-ce que vous faites Vous êtes en train de faire vos comptes sur ouais, votre téléphone portable ouais, ouais, parce qu'ils m'envoient les trucs de la banque. Et en plus, il a, il a son iPhone et un stylo. Ouais, Est-ce qu'il écrit, écrit Il écrit est de est dessus en fait. Ah non. <rire> Attends, je vois un solde en cours 254 euros. T'es mal barré pour les courses de Noël quand même. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur votre téléphone avec un stylo, Pierre Je regarde les listes, les les. Les, trucs, les SMS avec son sou à la banque. Voilà, la voilà, ça, voilà. On peut peut-être te faire gagner la valise. <rire> Rien que de taxes d'habitation, vous savez pour combien j'en <rire> ai 48 je <rire> <rire> Ah, c'est que je n'habite pas De deux pièces ou de pique <rire> Je pense que les gens se sentent concernés là en <rire> <tôt>. <rire> il est proche. C'est pas tôt. possible une ouais. taxe d'habitation de 48 000 euros, monsieur. Bon, Benichou. On, a, on a le droit d'essayer tout pour emballer. Hein. Ah, il a très envie d'emballer parce que... Ah oui, c'est vrai, qu a... vrai que monsieur Benichou ouais. a repéré euh, des spectateurs charmante, ah, enfin charmante, à son goût en ah, tout cas. Ah bah oh. <rire> Non, elles sont très jolies eh, eh, eh, Allez, eh, Des eh, dents <rire> t'as déjà écrit sur du plus mauvais papier <rire> Alors que je vous installe à vos côtés, peut-être la, la plus jolie femme du PAF, Madame Cordula, regardez en plus avec un, un déco la décolleté un, très radiophonique, un décolleté ah, incroyable. On voit la baie de Rio, Pour moi c'est un Lascar, c'est marrant hein. Comment c'est un Lascar ah, C'est pas un Lascar Alaska, c'est un la mec, Alaska. Parce qu'elle a les cheveux est courts. C'est la voix qu'ils est <rire> C'est enfin. la fin. Voilà. Est le mot de Dans l'air du est temps. comme <rire> ça. Tu pourrais jouer avec... Comment il s'appelle le, le comique millionnaire, là Danny Broom. Danny Broom. Danny Broom. Danny Broom, parce que tu fais très bien l'accent ch'timi ah ah Non, bon, non, non, là aussi chose elle est, est ch'tis maintenant ouais. Les ch'ti de Sao Paulo, oui Les je veux dire, ch'timi, les ch'ti. Alors ah. moi je disais ce matin, ah. oulalala, oh là ah. là, là, là, là, je ah. peux quand t'as que des mecs, parce que dernièrement, quand je viens ici, j'ai mes amis ici dans le public, ils vous ont venu me dire, Christina, ils ont pas de pitié de vous, à chaque fois que vous venez, paf, vous prenez plein la gueule Alors moi... S'il vous plaît, les gars, je vous demande, as de... on compris, fait des blagues. T'as pas compris que c'était mais... ton rôle. <rire> oui, mais je suis le souffre-douleur. Mais c'est pour ça que tu viens Pas mais du oui. tout. C'est parce que c'est une présence formidable, oui. de... Voilà, de générosité, de beauté, de culture, de, cultu... <rire> de culture d'exagérant <n> rien. <rire> non, mais je sais que. Non, mais Laurent aime ouais, bien. Les... Il d'être gentil, on pas le droit d'être gentil. Non, aussi. mais okay. Laurent aime bien les accents. Il suffit d'écouter Marcel Ayacoub, Jean Fit, il aime bien les accents. Oui. Pierre Benichou, s'il avait pas son accent, jamais on l'aurait engagé. C'est vrai. Mais pas parce qu'on a perdu l'Algérie bêtement. <rire> sur une si bêtise vous, Sur un, si coup, vous voulez, Laurent, sur, un tête, sur une boulette Si vous voulez Laurent Je peux parler comme ça Je suis le boucher de Düsseldorf Allez je crois qu'il est temps surtout De passer à une première citation Pour Emilio Villegas ah. Qui a dit Toute personne qui va voir un psychiatre Devrait sérieusement songer à consulter quelqu'un <rire> Woody, Woody Allen Woody Allen, non Est-ce que c'est anglais ou américain Mais c'est américain, oui Seinfeld Seinfeld, non Bobop, Bob non Est-ce que c'est un humoriste Quelqu'un qui a fait de l'humour avant d'être acteur Robin Williams Et c'est Robin Williams Robin Rob... Williams, oui, bah on dit... Alors oui <rire> Qu'est-ce qu'il y a vous alors Il s'est suicidé oui. oui. Robin Williams, ah. et non pas Robin Williams Et c'est qui Robin Ben, Robin Robin Williams C'est quoi Robin <rire> C'est un, un chanteur, chanteur. un chanteur, chanteur. Rosbiff Williams Moi euh... ça d'avoir un, un, un mec qui se suicide Je m'appelle... Euh, Qui, qui s'appelle Pedro Bédichoux. <rire> en tout cas, c'est une excellente réponse, le Florian Gazan. <applaudissements> une citation pour Chantal Valour, qui habite tassin la lune. C'est dans le Rhône. Oh, tassin la lune, ça <rire> C'est une blague, c'est un ça, ça, ça, fait ça Vous connaissez Bernard tassin la lune C'est dans le Rhône. Oui, dans ouais. le Rhône. Une citation donc pour Chantal Valour, qui a dit « Dans le Nord, il y a deux saisons, l'hiver et l'hiver suivant. » <rire> bon, c'est fort. Lynn Renault. Lynn Renault. Non. Est-ce que c'est quelqu'un du Nord, justement Quelqu'un du Nord. Est-ce oui. que c'est Danny ouais. Boone Mais c'est Danny Boone Bonne ah, ben, réponse oui. Après, Tour de France 2018 Allez, retour à Cholet pour la troisième étape du Tour Jean-Michel Rascol Une étape qui vient de se terminer 35 500 km 500 contre la montre par équipe remportée par l'équipe américaine BMC de l'Australien Richie Porte et du Belge Greg Van Avermaet devant la Sky de Chris Froome à 4 secondes les équipes françaises à 2 r la mondiale et 13 e à 1,15 Groupama FDJ 16 e à 1 minute et 42 secondes et l'autre information importante c'est que c'est le Belge Greg Van Avermaet qui prend le maillot jaune ce soir et qui donc ouvrira la quatrième étape demain en jaune. Un Belge en jaune, un jour de demi-finale de Coupe du Monde de Football. C'est noté Jean-Michel. Jusqu'à 18h. Les grosses têtes sur RTL. Laurent Ruquier. Bonjour, c'est Jean-Michel Zeka. Ravi de vous retrouver demain pour un nouvel été d'RTL vous régale. Chaque jour, de 11h à 12h30... En compagnie du globetrotteur Jean-Sébastien Petit-Demange et de la cuisinière Loana Belmondo, nous voyagerons à travers les bons produits et leurs terroirs. Puis surtout, on va se régaler. RTL vous régale, présenté par Jean-Michel Zeka, demain à 11h sur RTL. Peugeot, leader des SUV en France. Partez au volant d'un SUV Peugeot. Tous fabriqués en France, il y en a forcément un fait pour vous. Le SUV 2008, le compact aussi à l'aise en ville qu'en montagne.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 Alors, plan de travail, électro, finition, design, ça vous fait... Cher, c'est ça. Ah non, ça vous fait une très belle cuisine en solde. Félicitations. En ce moment, chez Ixina, jusqu'à moins 50% sur les cuisines d'exposition. Quand Xina, tout va, voire conditions en magasin. Il faut refaire toute la toiture avec l'étanchéité mmh. et agrandir le salon. Okay. Pour la fin de la semaine. D'ailleurs. Euh...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 Yo taxe pour un transit de courrier ambiant de 75 chevaux à partir de 1450 L LLD professionnels 24 mois 000 km jusqu'au 30 septembre. C'est acceptation par Bremen Elise, voire fort.fr. Lidl, partenaire de l'équipe Quickstep pour les produits frais. Allô patron Alors, quel est le fruit de ta mission Le fruit Bah, eh c'est l'ananas hein. Et il est frais Aujourd'hui demain l'ananas est à 99 centimes pièce chez Lidl.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 Et je vous rappelle, il ne vous reste plus que 5 petites minutes pour vous inscrire au 3210 ou encore envoyer RTL par SMS au 74 900 pour participer à ce très très beau jeu, le jeu de l'été qui va vous permettre de gagner soit aujourd'hui un MacBook Air ou encore un voyage de rêve ou ça au Vietnam. A tout de suite. Elle a réussi à retenir Ulysse pendant sept ans sur son île. Voilà une question évidemment qui ah qu ne pourra pas faire perdre ceux qui connaissent l'Iliade ah, et l'Odyssée. Oui, Mais comment s'appelle-t-elle ah, Fillon, Fénélappe. Fillon. Fénélappe. Fillon. Fénélappe. Michel Bernier Non, c'est Elle chantait... Non, elle pas l'a pas retenu avec sa C'est la sirène. Ce n'est pas sirène. une sirène. Est-ce est ah, qu'elle l'a retenue avec elle... sa voix C'est Ce n'est pas celle qui faisait... Oh et tous bien. les marins ils déviaient vers l'île ah, et ils sortaient plus de l'île c'est ah, comme ça que les attirez Nojica pardon Nozica, non C'est une, une comme Amazon. Nous cherchons une déesse. C'est une amazone. Nausicaa, autant vous dire, je crois que c'est sa fille, Pierre Bénichou. Donc, Jean-Bénichoux. Oui, monsieur Bouvard, je suis absolument d'accord avec vous. Bouvard perd oh, la tête oh, oh, le coup de <rire> fatigue. <rire> c'est ouais. ma bichesse qui se fait ah oh. bah, bah, oui. puis, Ils se ressemblent tellement physiquement. <rire> c'est une amazone. <rire> non, c'est une nymphe, monsieur. Pérégrine Non, elle a réussi à retenir sur son île Ulysse pendant je sept ans. Ah, c'est Oman. Non. La nymphomane. C'est enfin. <rire> pour ça qu'il est resté. L'île porte son nom. À l'île, ne porte pas son nom, non, non, non. Est-ce que son nom est resté vraiment célèbre Ah oui, ça je vous le garantis. C'était pas une vache Ah non, une non. vache. Est-ce que ah, c est c est ça Sushar. fait partie du oui. Est-ce que ça fait comme une expression son En fait, nom dans l'Odyssée, elle recueille Ulysse après son naufrage ah, oui. et elle tombe perdument amoureuse de lui. C'est l'Amazone elle... qui a un seul sein. Et elle réussit à le retenir sur son île pendant sept ans, lui offrant même l'immortalité s'il consent à rester près d'elle. Morphe, Morphe, il non, est resté non, dans non. les bras de Morphe. Ah non, non. Morphe est un homme, non Donner naissance à une expression. Il a raison en plus. Morphe est un homme. Ah oui, mais c'est bien ça que je me dis. Il y a quelqu'un. <rire> non, ah bah que parce tous que tous les torts <rire> Tu l'as toujours vu de dos, tu l'as jamais, jamais vu de face. Steve sait que Morphe est un ah, homme. Bah, il en sait des, des choses. Ah, Est-ce qu'elle ouais, a ouais. donné naissance à une expression Une expression, non, mais on ouais. connaît tous son nom. Ou un prénom. Un prénom. Que un prénom. utilisé Alors, je pense qu'il y a des parents qui ont dû appeler leur enfant ainsi, mais c'est assez rare. Allo, comment Allo, Anna. Non. Est-ce qu'elle a donné le Est-ce qu'on a lancé une marque avec ce nom marque, non. Frenégonde oh, un, un, un nom un peu ancien Désuée oui, enfin, il, il a mis dix ans hein, quand même à, à, à revenir, euh, notre, ami, chaude, là, là, notre ami Ulysse, et sur dix ans, pendant sept ans, il les a perdus avec, euh, avec elle. Avec elle Chaudasse enfin, <rire> Est-ce qu'on peut avoir la première lettre de son nom il, il a donc été retenu par la présence de cette nymphe, deux fois plus longtemps que par tous les autres obstacles réunis euh, sur sa euh, route euh, frigide. Euh, ouais, frigide. Et obstacle, évidemment, mis par Poséidon sur sa route. Euh, Pendant que Pénélope, elle, elle ça c'est vrai, euh, elle tissait, euh, tissait, tissait, elle tissait, elle détapissait, elle détapissait. Pandora ou Pandora Non, Pandora, c'est pas mal ça, Pandora. Ils ont eu un enfant Ils ont eu ensemble, d'après la tradition, euh, deux enfants. Nosinos et Nositos. Ah, c'était ah, des, des ORL, ah, ça, je quoi. <rire> Ils soignent il la grippe. Non, c'est le mal de mer, ça. Ah, mais il se l'est tapé, alors Il se l'est tapé, je croyais qu'il avait... Bah, 7 ans, quand même. Ah, bah, oui. ah, bah, moi, ça ah, fait euh, 7 ans que je vous me suis tapé personne, la glu. Mais... On l'appelait la glu, cette C'est un nom en os Un nom en os Non, non, non, non. Un, nom, un nom, en... nom en Un nom en viande oh. Non. Écoutez, voilà le premier chèque Erteel oh qu'on va non, distribuer. Non. Bon, bah, Donne la première lettre, pardon. Athéna, Athéna, première lettre. Toujours la tête dans les slips, alors. La première lettre. Elle était grecque. La première lettre, la première lettre. Non. Il reste 15 non, secondes. Non, non, elle elle la non. Était la grec. Elle était grecque. Elle était grecque. Elle, grec. elle, elle était de son île. C'est dans la mythologie grecque. Méduse, Méduse, Méduse, Méduse, non. Nana Moskouri. Vaseline. Vaseline. le Velcro. Alors, il s'agissait de Calypso. Calypso, oh, oh, Calypso, C'est une, une danse. Calypso, ah, oui. une danse. Le Calypso. Bah, oui. En plus, c'est le, le, le, le, oui, le, le, le, le, le bateau du capitaine Cousteau. On aurait dû deviner. Et c'est une chanson de Michel. France Gall. Allez-y. Dans le Calypso, Danser là-bas bientôt. Ils disent Let's go. J'ai besoin d'autre chose, Calypso. C'est bon C'est France Gall, mais on n'a pas tous les joueurs. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. Bonjour à tous, c'est Christophe Pacou, décompressé. Profitez, c'est l'été sur RTL. Plus que jamais, vous êtes bien sur la première radio de France. En juillet, il euh, y avait cette reprise de 4300 euros de tout ce qui roule pour l'achat d'une Opel Corsa avec euh, climatisation, radio CD, Bluetooth et régulateur de vitesse. Pourquoi j'y aurais cru Je <rire> veux dire, euh, la mort d'Elvis, euh, j'ai pas cru, euh, le Monsieur sur la Lune, j'ai pas cru. Alors une reprise de 4300 euros, euh, le complot quoi Et puis l'offre est passée et, et depuis, j'ai honte quoi C'est pourtant vrai. Pendant les German Days, journée allemande jusqu'au 13 juillet, Opel vous reprend tout ce qui roule 4300 euros minimum pour l'achat d'une Corsa 9 en stock. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, conditions sur Opel.fr.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 SoCook. Cuisine équipée. Un premier rendez-vous, un deuxième, un troisième et je l'ai quand ma cuisine Chez SoCook c'est simple. En un clic, je choisis mon jour et mon heure sur SoCook.com et hop, en magasin, j'ai tout en un rendez-vous. Mon plan, mes vues 3D et mon devis détaillé. Et ça, c'est so simple. SoCook. Cuisine équipée. Plus de 130 magasins en France. Hier, j'ai mangé un barbecue. Ma brochette, elle était même pas cuite. Et ben moi, mon père, il allume le feu avec de l'alcool à brûler. Et ben moi, le mien, il fait de la magie. Il rallume le feu avec de l'essence et ça fait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 partenaire majeur de l'équipe de France. Voir conditions dans les points de vente PMU. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Le grand jeu RTL de l'été. Autant vous le dire, énormément d'appels sur le 3210 ou encore par SMS au 74 900 code RTL. Le tirage au sort donc a eu lieu. Bonjour Yasmina. Bonjour Isabelle. Et comment allez-vous Surprise Je suis surprise, stressée, trempée. Oh bah Faut pas Ça va, on est cool, on est ensemble Oui, Yasmina... je sais, mais c'est... Ouais, je sais, ça fait toujours un petit peu ça, <rire> oui, mais oui. c'est pas grave. Vous nous appelez d'où, Yasmina Les Mureaux. Du Murau. très bien. Alors, Yasmina, vous le savez, vous allez jouer soit pour un MacBook Air... Ou alors un voyage de rêve à la rencontre du Vietnam, sublime destination du delta du Mekong à la Baie d'Along avec oh là là. Salin Holidès. Alors écoutez bien Yasmina, il va falloir mmh. vous concentrer. Un de ces deux donc, cadeaux sera offert soit par, à vous de choisir, Bruno Guillon que vous retrouvez tous les jours sur RTL entre 9h15 et, et 11h le matin pour le grand quiz de l'été. Ou encore Caroline Diamant, ils sont ensemble donc même heure, même endroit. Vous choisissez Bruno ou Caroline Bruno Eh bien on va écouter Bruno. Allez, c'est parti. Oui. Allez, on y va. Mmh. Bonne chance. Hein Bonjour, c'est Bruno Merci. Guillon et grâce au grand jeu RTL de l'été, vous repartez avec un MacBook Air. Oh, de oh, bon, Bruno oh là de là là là. Yesmina. Oui. C'est pas beau ça Ah, c'est magnifique. Franchement, magnifique. Et <rire> eh oui, magnifique. Un MacBook magnifique. fin, léger, puissant et prêt pour tout. Il est pour oh. vous. Moi je Merci. suis ravie. je le prends, je le prends, je l'accepte <rire> <Yes, rire> en deux mots Qu'est-ce que oh, vous allez faire pour, pour cet été Vos oh. vacances, c'est où, comment, quand en Alors Je pars du 21 au 28 juillet ouais. À saint jean de luz Superbe, destination voilà. aussi Donc, Juste une petite semaine mais ça va me faire du bien Vous connaissez un petit peu le Pays Basque Pas du, tout. Pas du Donc tout. Je vais découvrir. Bah, tout le monde me dit que c'est magnifique. Oh, vous allez vous régaler. C'est très très beau. Vous allez goûter les, les, les plats là-bas dans le coin. C'est génial. Vous allez voir. Et puis dans l'intérieur... kilos. Oui, mais C'est pas grave, on s'en fiche. Vous irez aussi dans l'intérieur <rire> du Pays Basque. Très belle destination. C'est super. En tout cas, Yasmina, je suis ravie encore pour vous. Je, vous avez, oh. je vous le rappelle, gagné ce MacBook sublime Quand vous envoie au mur. On vous embrasse. Vous Merci, ne surtout pas. Et à très très bientôt. Et bon <rire> séjour au Pays Basque. Vous Bien de la Merci chance. beaucoup et bonnes vacances à ceux qui partent en vacances aussi Merci beaucoup Et on Merci. pense également à ceux qui ne partent pas Bien évidemment vous pourrez rejouer sur oh. RTL Jusqu'au 5 août avec des cadeaux à la clé Prochain rendez-vous notez bien demain matin Avant 9h Inscrivez-vous dès maintenant en appelant le 30 210 10 En envoyant RTL par SMS Au 74 9 chances Bonne chance à vous 74 900 bien évidemment Allez c'est parti Le grand jeu RTL de l'été Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. La Poste Mobile présente le grand jeu 100% gagnant. Alors, c'est très simple. Vous avez un numéro de portable. Vous avez gagné jusqu'à 10 ans de forfait mobile. Avec La Poste Mobile, vous êtes sûr de gagner. Rendez-vous sur jeux.lapostemobile.fr ou en bureau de poste. Jusqu'au 18 août, c'est le grand jeu 100% gagnant de La Poste Mobile. Gagnez jusqu'à 10 ans de forfait, même sur le forfait 60 gigas. Modalité de participation sur jeux.lapostemobile.fr. Remis sur le prix mensuel d'un.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 What keeps the planet spinning uh, the force from the beginning. All night. ces souvenirs de 2013 à l'instant Daft Punk et Pharrell Williams c'était Get Lucky, c'est sur RTL, bien évidemment Allez, c'est reparti Notez bien tout à l'heure, à 18h les infos RTL soir présenté par Philippe Robuchon qui recevra à 18h20 Pierre Ménès à la veille de France, Belgique et eh ouais, ce sera donc euh, demain et 18h50, RTL Monde Mais pour l'heure, nous allons retrouver Laurent Ruquier, ses grosses têtes de l'été, avec cette fois-ci Pierre Bénichou, Roselyne Bachelot, Titoff, Stevie Boulet, Philippe Manœuvre, Cyril Etes, avec une émission. C'était un 8 décembre 2017. Une question pour madame Danielle Lombard, qui habite la Norville, dans l'Essonne. Que sont les pinotaires qu'on trouve souvent dans son assiette Les pinotaires Oui. Mmh. C'est bon pour la santé Non, non. C'est mauvais pour la santé. C'est ni bon ni mauvais. Je vous conseille pas de les manger, les pinotaires. Euh... Les pi Non, les, plus ou moins pinotaires. D'accord, c'est pas les Ça pinotaires. se trouve dans un fruit ou un légume Pas dans un fruit, pas, pas dans un légume. Dans la viande. Dans la viande non ce plus. C'est ce qui provoque la salmonellose Non plus, non, non. Ah, c'est des notaires qui sont tout petits, on est les petits notaires. <rire> Et les petits Les petits de de Les, les, les C'est dans de la salade. Dans de la salade, non. C'est visible à l'œil. nu. Ah nou, ça oui, oui, on les voit ah à l'œil nu. Et c'est bon, dans alors, les assiettes. On peut les manger si on fait pas trop attention, hein, ça arrive. Ah dans le gigot, je suis sûr qu'il y en a dans le gigot. d'agneau. Dans, ouais, dans le gigot d'agneau, non. Non. Dans le pain, nu. dans le pain, non. C'est des gousses d'ail. Dans les pâtes. Dans les pâtes, non. Les asticots dans le fromage. Les asticots, On oh, dit donc c'est bon chez vous tout ça. C'est vivant Ça peut être vivant. Généralement c'est mort aussi, mais ça peut par miracle être encore vivant. Mais enfin, euh... généralement c'est aussi mort que ceux dans quoi on le trouve. Ah donc c'est ça de la viande qu'on trouve ça, De la viande, non. Du poisson Du poisson, non, pas tout à fait. Qu'est-ce qui était vivant alors et qu'on mange avant ah, ah, sur les algues. Les algues, non. Les huîtres bon. Les crustacés ou du... les coquillages Alors... On se rapproche des crevettes. Alors, de quoi s'agit-il que les pinotaires C'est les coquilles les Ah non, c'est des bactéries à crustacés ou quelque chose comme ça ou des puces à crustacés ou... Non, non, mais on se rapproche là. On, on est dans on... les huîtres alors. Ah, alors ça rigolez ça. pas, il y a des puces sur les saumons tellement ils sont concentrés en Norvège. C'est pas ah, vrai. Sûr. Ah mais, ah, mais si. c'est pour ça qu'on les voit sauter les saumons alors c'est Non, c'est C'est ah. sous l'effet de la puce. Ah. Ouais, ils ont développé des puces des puces de mer. Les, des crabes, des crabes minuscules. Des crabes dans les moules, les crabes dans les moules. Écoutez, Certains connaissent sort parler. <rire> <rire> Bonne réponse du couple Bénichou Boulet Alors faut pas manger les petits bébés crabes dans les moules, alors Bah faut pas les manger, faites-en ce que vous voulez, mais en tout cas, ils s'appellent des pinotèques. Ouais, les pinotères, pardon, <rire> pas pinotèques. Ça n'a rien à voir, les pinotèques. Ouais, je me suis jamais ennui autant de... <rire> c'est vous qui avez trouvé, Monsieur Bénichoux, alors, pourquoi Oui, mais pour moi, c'est de la tarte, c'est C'est quand même assez fréquent, quand on mange des moules, c'est vrai, de trouver des petits crabes, oui. et ces petits crabes, on les appelle les pinotères, c'est un genre de crabe de la famille des pinotériadés. Les favouilles Oh non, les favouilles, on les mange, les favouilles. Ouais, c'est bon. Il a, a surtout du côté morf de mort, le Forbac. De pendant pardon, je <rire> ne comprends Dommage, Quel rapport avec Forbac Mais le petit crabe c'est les Morbac. Oh, oh. Oh, là là, euh, oh là là On, là là là on là. a perdu le fil manœuvre, voilà. Il t'a regardé d'une manière. <rire> qui arrive dans un café et dit, moi j'ai la plus grosse machine de que personne n'a aussi grosse. Alors les gens lui disent « Laissez-nous tranquille, monsieur. <rire> ça nous intéresse pas, la taille de vos appareils génitaux nous intéresse. Ah, mais moi, vous pouvez pas savoir. Vous pouvez pas savoir ce que c'est. » Alors là, alors le patron lui dit « Écoutez, il y a ma femme qui est là, et je vous interdis de parler comme ça. » C'est trop mal élevé, c'est trop affreux, c'est trop vulgaire. Il dit, ouais, mais j'ai dit, gros, tu vous la montre. A la fin le mec, ils veulent le virer. Alors il dit, bon vous ne me croyez pas Il met ses deux mains dans son imperméable, il sort deux tourteaux, et dit je vous montre que les morbacs Il est 18h.